son côté monjama a kozlo mali wal pou bagay machin fait à ni il la riné If you weren't there, being a passenger and driven to the coast, and then you wander in straight to the source, you've worn out your welcome. You've worn out your welcome out your welcome you out your welcome you fall out your welcome you fall out your welcome, you're welcome. You're welcome. sur réunion première avec you're welcome pendant les deux prochaines heures c'est Claude Montanier qui vous accompagne bonjour Claude Jackie, bonjour, bonjour à tous. Si entre 9h et 10h on parlera de la santé par les plantes avec les experts, on s'intéresse pour la prochaine heure à la Semaine européenne du développement durable qui se termine ce vendredi. Alors, est-ce que nous les capables de produire moins de déchets, Jackie Est-ce que nous pourrions, par exemple, prendre le bus au lieu de la voiture Et si nous faisons un petit peu plus attention à la nature, nous, toutes, n'en avons pas gagner dans cette histoire, donc on en parle juste après le journal. Elle est important, Claude. 0262-99-2000 pour participer à l'émission. Belle matinée à toutes et à tous. On va rejoindre Jean-Claude Machir pour un nouveau point sur le trafic. Votre trajets en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Jean-Claude Machir, dans le sud, à Saint-Pierre toujours dans le sud toujours du côté de Saint-Pierre avec ces travaux qui vont commencer bien qu'ils ne devraient pas tarder à commencer sur le boulevard Hubert de Lille alors ça va très certainement vous compliquer la journée ce sont des travaux qui vont durer jusqu'au 17 juin alors sur le boulevard Hubert de Lille dans les deux sens de circulation chaussée rétrécie. donc la plus grande prudence à la hauteur de ces travaux en provenance du sud et eh bien ça y est ça se complique puisque les ralentissements sont depuis l'hôpital de terre sainte en direction du centre-ville de Saint-Pierre si le front de mer reste encore dégagé le centre-ville commence à se remplir lentement mais sûrement en direction du boulevard du pont de la rivière d'abord et en direction du boulevard Banks. Circulation tout aussi fluide, par contre, en provenance du Géas de la peine vers Bracanotte, mais ça se complique dès la ravine des Chèvres, le Chaudron, le boulevard sud, sur le pont Vinsan, dans la direction de Saint-Denis, la circulation reste dense. Et sur la route du littoral, nous sommes maintenant à la hauteur des potences pour la direction de Saint-Denis. Et toujours un sur le cap Laosé, la route des Tamarins, pour la en direction du port. Et sur l'ancienne nationale, la route des plages, là aussi, eh bien, depuis grand fond, la circulation s'est bien densifiée. Beaucoup de ralentissements à l'entrée de Saint-Paul. Prudence et bonne route à vous. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. Il faisait 4 degrés ce matin hein, du côté de la plaine des Cafres. Le chaud soleil de ce jeudi va vite changer les choses. 21 du côté de la plaine des Palmistes. dans le courant de la journée. Très belle... Je matinée à tous. Il est 8 heures. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile demain Bonjour Cécile. Et belle journée. Bonjour Claude. Bonjour à tous. Le chantier de la nouvelle route du littoral à l'heure où l'on cherche à ouvrir de nouvelles carrières pour fournir des roches à ce chantier pour construire une digue. Une rumeur dit que tout pourrait être construit en viaduc. Un projet encore plus cher possible, d'après Jean-Pierre Marchaud d'Europe Écologie-Les Verts. Il était notre invité ce matin. Manifestation des gardiens de prison en ce moment devant le centre de domain -Jau. Réaction à la bagarre du début de semaines, nous entendrons un représentant de la CGT pénitentiaire. Révision pour le bac et ramadan, période difficile pour les candidats musulmans, nous irons à Mayotte voir comment ça se passe. Et puis nous reviendrons sur le tournoi de futsal organisé hier au port, avec les Créopolitains. Réunion première, Cécile Thomas Mais avant cela, vous connaissez peut-être le Airbnb. C'est une offre de service. la location de votre maison pendant vos vacances, ça vous rapporte de l'argent. Ça peut même financer un peu vos propres séjours ailleurs. Désormais, on peut aussi louer sa voiture qui serait restée au garage. Ça marche pour les vacances, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres formules. Louer par exemple un deuxième véhicule qui ne vous sert pas beaucoup. Lancé fin avril, le site réunionnais Zotcar propose déjà un parc de 60 véhicules et vise les 300 à la fin de l'année. Mon Alors, dirait Florent Marot, pour lui c'est non, mais pas pour tout le monde. Le reportage de Bruce Réjean. On a à peu près 50% de gens prêts à louer leur voiture, malgré ce qu'on pense. L'étude de marché contredirait nos a priori. Certains réunionnais auraient envie d'amortir leur véhicule. Ça dépend à quel prix. Pendant que je suis en voyage, en congé, si me rend intact comme je lui ai passé, oui. Parce qu'elle est forcément intacte au départ, oui. Mais attention, dans certains cas, ce serait l'interrogatoire. Combien d'années de permis, là J'aurais pas passé à un jeune, ça c'est sûr. Ni à un trop vieux. La confiance, c'est là que tout se joue. J'aurais bien peur de la retrouver dans un sale état, la voiture. Même si c'est assuré, bien assuré. Question donc au cofondateur du site Julien Héros s'est assuré comment En tout risque, au top, avec un véhicule de remplacement, une assistance 0 km. Incluse dans les 30% de commission. Et à la fin, ça coûte combien Le prix, en fait, est déterminé par le propriétaire en fonction de critères. Le modèle, le kilométrage au compteur, la rareté et l'état du véhicule. Du véhicule de base pour les touristes à l'utilitaire pour déménager, il y a un peu de tout au catalogue avec une limite que donne Michel Thiers, directeur de Zodcar. Les voitures doivent avoir moins de 13 ans, moins de 160 000 kilomètres au compteur, pour assurer un service minimum aux locataires. On sélectionne aussi les voitures. Si jamais des gens refusent systématiquement les demandes, automatiquement on va désactiver leur annonce. Sinon, le process de location devient compliqué pour les locataires. Ou un système de notation réciproque, mais qui ne convaincra pas tout le monde. Ah non. là, c'est comme si de louer ma femme là. Non, ça c'est inconcevable euh, ce truc-là. Votre voiture, c'est votre voiture. Quoi. Ah mais monsieur vous aime autant que sa voiture madame, c'est un compliment. Je confirme en tout cas, louer sa femme n'est pas autorisé. La nouvelle route du littoral sera-t-elle une grande route tout en viaduc La rumeur circule à nouveau, Affirmé hier par Armand Gunnet, président de l'association Réagissons dans l'émission C'est dans l'actu. Jean-Pierre Marchaud est surpris du ton catégorique, il l'a dit ce matin sur Réunion Première. Le secrétaire régional d'Europe Écologie Les Verts prend tout de même l'hypothèse au sérieux. C'est vrai que l'information circule depuis plusieurs jours dans les milieux, on va dire, autorisés. Les milieux autorisés, c'est quoi C'est des ingénieurs Des les... ingénieurs qui sont tenus par le devoir de réserve, hein, c mais qui, certains sont conscients... des. Bon, il faut savoir que l'information est très verrouillée autour. Le, le duopole, le groupement, le groupement, comme on dit, verrouille l'information parce que c'est un sujet très, très sensible, vu tout ce qui se passe un peu autour de la route du littoral. Mais euh, voilà, moi j'ai confirmation de cette, de cette que cette option est sur la table et qu'elle pourrait effectivement demain être choisie, parce que l'option tout viaduc, elle est prévue dans les accords de Matignon, c'est très clair. Et d'autre part, depuis octobre 2011, et la note de l'autorité environnementale, qui est une émanation du ministère de l'écologie, cette note dit très précisément que la région aurait dû choisir le tout viaduc plutôt que le, la route sur digue, pour des raisons effectivement de matériaux d'approvisionnement en matériaux pour les carrières. Jean-Pierre Marchaud était l'invité de la matinale sur Réunion Première. Il répondait aux questions de Philippe Dornier. Un mot sur ce que cela coûterait. Une estimation, 400 millions d'euros de plus. Dominique Fournel, élu à la région chargée du chantier de la nouvelle route du littoral, lui dément. Manifestation des gardiens de prison ce matin à Domingo à Saint-Denis. Une mobilisation suite à la bagarre générale dans laquelle ils ont été pris pour cible par les détenus en début de semaine. Ils demandent la sécurisation des abords de la prison, que 11 postes restés vacants soient comblés et que les prisonniers à l'origine de la bagarre soient déplacés. À l'origine de ce conflit, les colis qui sont balancés par-dessus le mur de la prison et qui contiennent des produits interdits. Willy Saint-Aignan, secrétaire départemental adjoint CGT pénitentiaire. C'est lorsque les détenus ont consommé euh, des produits euh, illicites comme euh, Zamal, Rivotril, l'alcool euh, et en ce moment ça rentre, ça rentre par l'intermédiaire des colis les projections, tout ça. Et donc on a ciblé euh, l'entrée euh, des, des, des personnes qui viennent projeter et euh, une fois qu'ils ont consommé ça sur la cour pour nous après c'est complètement différent de, de les gérer euh, sur les cours, quoi Donc euh, voilà et là si ça part en rébellion sur la courbe, c'est encore pire. Donc il euh, faut qu'on mette en place un protocole justement pour que euh, garantir aussi la sécurité des agents donc de, de, de nous-mêmes personnels de surveillance qui intervient en cas de bagarre entre détenus, mais aussi d'agressions sur personnel. Il faut aussi que on mette un protocole en place pour nous protéger aussi, nous. Oui, Lys Saint-Aignan, secrétaire départemental, adjoint CGT pénitentiaire, interrogé par Antoine Garnier. Conséquences, pas de parloir ce matin. Les représentants syndicaux seront reçus à la direction à 9h30. La campagne sucrière, elle devrait bientôt débuter, mais Quand C'est la question que se posent les planteurs, car une rumeur dit que cette année, elle pourrait commencer le 4 juillet. Or, la commission mixte d'usines, l'instance qui décide de cette date, ne s'est toujours pas réunie. Et ce n'est pas de bonne augure. D'après la FDSEA, le syndicat des exploitants agricoles dénonce l'attitude des industriels qui, selon lui, veulent contrôler toute la filière. On écoute Frédéric Vienne, le président de la FDSEA. Aujourd'hui, Tereos décide de comment on coupe la canne, comment on met les cannes dans la remorque, comment on doit livrer la canne. C'est à nous, entre l'interprofession, de décider de, de, des différents protocoles d'apport. Mais à aucun moment, Tereos doit avoir la mainmise sur la, depuis la récolte jusqu'à l'arrivée de la canne sur le lieu de livraison. Autre point que vous dénoncez, le non-respect des résultats des élections à la commission paritaire de la canne et du sucre. Oui, tout à fait. Donc, la commission paritaire ne va pas installer les nouveaux membres de cette commission en temps et en heure, donc elle va tourner sur l'ancienne mandature. Pour nous, bah on le dénonce parce que les élections auront servi justement à installer de nouveaux élus autour de la table des négociations qui sont très importantes pour la filière Cannes. Frédéric vient d'interroger par Suzette Emma. La FDSEA appelle tous les syndicats agricoles à s'unir face aux industriels pour une augmentation du prix de la tonne de Cannes l'année prochaine. Lors de la signature de la convention Cannes, le prix de la canne n'a pas bougé depuis 30 ans. Aucun camion qui ne rentre ou ne sort des usines Holcim de La Réunion. C'est le cas à Brapanon, Saint-Pierre et sainte clotilde Les transporteurs ont cessé le travail mardi. Ils reprochent à l'entreprise de vouloir baisser le nombre de rotations sur les sites d'usines à béton. Il faudrait, selon l'industriel, laisser 20 camions au garage. Intolérable pour les syndicats de transporteurs, la FNTR et la FTOI. Une réunion entre les deux parties est prévue à 9h30 au siège d'Holcim. On parle formation et emploi à présent avec plus de 80 offres d'emploi en alternance accessibles depuis chez vous. C'est ce que propose depuis le 6 juin Pôle emploi, un salon en ligne de l'alternance. En quelques clics, les candidats à un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation peuvent consulter les offres et postuler. Le reportage Daniel Tonprofil. Vous allez sur salon en ligne au singulier.pol-emploi.fr. Vous cliquez en bas à voir tous les salons. Donc on recherche celui qui concerne La Réunion. Là où nous voyons, nous avons 83 offres proposées. Tout se pas passe exclusivement en sur en Internet. Si, le lien, si les stands plus des plus partenaires de sont, des sont virtuels, les offres, elles, sont bien réelles. David Robert est le directeur du pôle emploi de Saint-Leu, mais surtout sur le, le, promoteur Saint le promoteur du salon en ligne. On a démarché les entreprises, les partenaires tels que les chambres consulaires, tels que les organismes de formation, les entreprises, pour récupérer les offres en lien avec le contrat d'apprentissage et les contrats de profit. Les offres sont ouvertes gratuitement à toute personne en recherche d'emploi sur le territoire national. L'objectif du salon en ligne est de faciliter les contacts avec les entreprises, les futurs employeurs et les organismes de formation. Il a aussi pour but de familiariser les futurs employés avec l'outil numérique. Tout est prévu pour ceux qui n'en seraient pas équipés. Nous avons des postes informatiques dans les différentes agences qui leur permettront d'y accéder, sinon pas eux-mêmes accès à Internet à partir de chez eux. Nous avons des conseillers référents qui peuvent les accompagner aussi. Les candidats à l'alternance sont jusqu'au 24 juin pour se connecter même à partir de leur portable. Mais dès à présent, pour une première à La Réunion, le salon en ligne semble avoir trouvé son public. Au bout de deux jours d'ouverture, nous avons plus de 500 participants qui se sont inscrits, plus de 200 personnes qui ont postulé pour plus de 800 candidatures sur les différents postes. Pour Les heureux candidats de ce salon virtuel, le premier entretien se fera par téléphone ou par Skype. Un reportage de Daniel d'Ambreville. On part à Mayotte à présent. Comme l'an dernier, le Ramadan tombe pendant les révisions et les examens du baccalauréat. Comment réussir quand on a le ventre vide et que l'on ne peut pas boire non plus Le jeûne du Ramadan est une épreuve de plus pour les étudiants musulmans. Abder Saïd. Nafion Shamir Aisha attend impatiemment le jour J pour commencer les épreuves du baccalauréat. En cette période de Ramadan, elle a une journée bien organisée, elle qui a commencé à jeûner depuis toute petite. Le matin, je dors déjà. Et l'après-midi, disons, je prends un temps pour réviser, bien sûr. Et le soir, bof, je regarde vite fait et tout. Et après, euh, voilà, je sors euh, parler avec des amis euh, ou regarder la télé pour me changer les idées, par exemple. Pour les épreuves du bac littéraire, elle aura les épreuves d'histoire, espagnol, anglais et littérature. Des épreuves qui commenceront par la philosophie. Je dois me donner à fond pour la philo, vu que pour nous le, le coefficient il est grand, grand, grand. Donc euh, voilà, je dois bosser vraiment la philo parce que c'est le plus important. Et si demain vous avez le bac, vous comptez faire quoi J'aimerais bien faire euh, information communication, mais c'est en France. Sinon, euh, je vais euh, en Grand Terre pour faire euh, du droit. Un reportage d'Abderahmane Saïd de Mayotte Première. Et on parle football, mais pas de l'euro, c'est une compétition de futsal qui était organisée hier au port. La Jeanne d'Arc, le RC Saint-Benoît ou encore la Sainte-Suzanne ont tous été balayés par les créopolitains. Hier soir, Guillaume Moirot, Jérémy Morel ou encore Christophe Mandan ont assuré le spectacle devant près de 400 personnes. Trois ans que la manifestation n'avait pas eu lieu, une période durant laquelle les créopolitains ont beaucoup manqué au portois. Ça fait plaisir de voir tout le monde s'amuser, les jeunes revenir à La Réunion... Et... Et faire participer à la jeunesse réunionnaise leur expérience métropolitaine, c'est magnifique. La soirée est super bien, mais me trouve qu'il manque un peu d'équipe parce que avant ça, l'avait fait un autre, mais l avait plus de monde. Les deux étaient tout, très pleins. Il y avait de beaucoup de monde. le monde parce qu'ils comme un de semaine. Si c'était un week-end, ils étaient vraiment ancrés parce que le fond, ils aiment le football. Moi, je trouve c'est super parce que les rangs nous avons une star en France déjà. Et puis comme c'est notre équipe Janda qui organise. Il fait un petit peu l'argent dans le club et puis tout le monde, il peut permettre à nous deux de sortir un petit peu en dehors euh, dans la semaine, quoi. Oui, le bon créopolitain, il est en forme, banaï habitué à se c'est bien, c'est bien, c'est mm -hmm. bien. Il animait un peu le port alors. Bah oui, il animait un peu le port. Écoute, écoute le son, d'ailleurs, écoute le son. Les fans des créopolitains rencontrés par Olivier Delarie L'info revient à 9h. j Ah ben oui, moins un pour l'euro 2016, <rire> Cécile Thomas. Oui, c'était J-2 hier. Direction Paris, tout de suite, où on retrouve Steven Nipat pour la revue de presse. Bonjour Steven. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Nassima Dindar est épinglé par le magazine Le Point. La présidente UDI du conseil départemental apparaît dans la rubrique « En panne » de la dernière édition du Point qui signale sa condamnation à trois ans d'inéligibilité avec sursis pour discrimination à l'embauche. Un jugement dont elle a fait appel, rappelle encore le magazine. Le cran a porté plainte contre la France dont l'inaction est selon l'association responsable de la situation explosive à Mayotte. Mayotte est un état sauvage. Le département 101 vit au rythme des décasages, dénonce le conseil représentatif des associations noires. Plus d'un million de Comoriens ont subi les brimades des milices de villageois qui font la chasse aux étrangers venus des îles voisines. L'île aux 250 000 habitants semble souffrir de tous les maux, rapporte le quotidien gratuit Metro News. Mayotte connaît le taux de chômage le plus élevé des départements d'outre-mer, 36,6%. Le cap des 10 000 crimes et délits constatés a été frôlé l'an dernier. Et enfin, la pression migratoire venant des Comores, de plus en plus forte en ces temps de crise, excède la population. Et on parle aussi foot avec l'Euro 2016. Didier Deschamps évoquait sa maturité hier dans le journal L'Équipe. D'autres parlent volontiers de la confiance qui l'habite. Payet Dimitri. Dimitri Payet est aujourd'hui apaisé. Oui, c'est notamment le sentiment de son agent qui confie au journal L'Équipe qu'avant quand Dimitri ratait son contrôle, on pouvait être certain qu'il ratait son match. Il a clairement Passer un cap aujourd'hui, déclare euh, euh, l'agent euh, du joueur euh, réunionnais. Mandanda, son ancien partenaire à l'OM, a été lui également invité à évoquer l'importance prise par l'international réunionnais. Euh, passe décisé, coup de pied arrêté, il peut débloquer la situation à n'importe quel moment sur un coup franc direct. A notamment déclaré son ex-coéquipier à Marseille. Je souhaite une excellente matinée. Très belle journée à vous. Dimitri Payette, un petit marmeille de Saint-Philippe, merci Cécile Thomas. Le soleil est bien généreux ce matin et comme dit tonton Charles, dans les hauts du tampon, on y donne pour aller. Avec les 4 degrés qu'il y avait dans la nuit, au petit réveil ce matin à la plaine des Cafres, il y avait tout intérêt que les températures évoluent et ce sera le cas. 27 degrés pour Saint-André, idem pour Saint-Gilles-sur-l'Ouest. Et puis dans le courant de l'après-midi, les nuages seront sur les hauteurs du Nord-Ouest. Il continuera de faire beau dans les cirques et sur les plus hauts sommets. Premier Envie de fraîcheur Vous avez euh, accueilli euh, ce matin euh, les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première. Lundi ou vendredi sur les étals des marchés de notre île. Avec vous, 5h45, 6h20, 9h55, 10h28. C'est la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Canette. Gariguette. Bicyclette. Banquette. Basket. Diabète. Vérifiez où vous en êtes. Du 3 au 10 juin, à l'occasion de la Semaine nationale de prévention du diabète, faites le test sur www.contrelediabète.fr. toujours adoré la mode. Plus jeune, je faisais déjà des vêtements à mes poupées. En grandissant, j'ai gardé ce rêve de travailler dans la mode. Alors, comme je ne trouvais pas de travail, j'ai décidé de réaliser mon projet grâce au tremplin pour l'activité des jeunes. J'ai monté un dossier, il a été accepté et avec l'accompagnement du département, j'ai pu lancer mon atelier de couture. Alors, vous aussi réalisez vos rêves avec le tremplin pour l'activité des jeunes. Avec le département, enclenche ta motivation, déclenche ta vie en appelant dès maintenant le numéro vert 0800 1 800 1 000 ou en te renseignant sur le site cg974 .fr. Allô Chérie, j'ai essayé de te joindre, c'était occupé. J'étais en ligne avec Sofia. Avec Sofia? Et c'est qui celle-là C'est un service gratuit de l'assurance maladie qui m'aide à mieux vivre avec mon diabète. Un infirmier me conseille sur mon activité physique, mon alimentation et les examens de suivi. En discutant avec lui, j'ai décidé de reprendre le vélo. Merci, Sophia Au Allons, Allons bouger ensemble. ensemble Pour en savoir plus et savoir si vous pouvez bénéficier de l'accompagnement gratuit Sophia, appelez le 0809 109 974. L'assurance maladie. Service gratuit plus prix appel. Destiné aux diabétiques du régime général de l'assurance maladie sous certaines conditions. Le nouveau musée Stella Matutina fête ses un an le 12 juin de 9h30 à 17h30. Au programme, visite du musée, dégustation de jus de canne et de produits locaux, balade en charrette de bœuf, atelier ludique et pédagogique, visite commentée du jardin et photos souvenirs. Venez nombreux découvrir ou redécouvrir le nouveau musée Stella Matutina à l'occasion de son premier anniversaire le 12 juin. Pour cette occasion exceptionnelle, l'entrée sera gratuite. Retrouvez le programme complet sur www.museereunion.re. Réunion des musées régionaux, nos musées méritent qu'on s'y attache. Première Jean-Claude Méchir nous attend sur Saint-Pierre. <rire> À quoi ça sert Une semaine de sensibilisation au développement durable. La société réunionnaise est-elle prête au changement de comportement Et puis la semaine du développement durable, surtout, qui se termine demain, vendredi 10 juin. Le bilan est-il positif pour les organisateurs Et puis au vu de, des enjeux importants pour l'avenir écologique de La Réunion, sommes-nous prêts à relever certains défis Comme se déplacer autrement, prendre le vélo La marche à pied plutôt que la voiture, réduire les déchets, être économe, faire attention au gaspillage, respecter la nature, ces défis vous semblent-ils difficiles On en parle sur la première, jusqu'à 9h, au 02, 62, 99 20. 8h, 10h, allo première, Claude Montané. Vous pouvez nous laisser des réactions par SMS au 06 92 608 335. Roulez tranquille en suivant route avec Autorelais. Autorelais, drive cool Jean-Claude, bonjour Bonjour Claude, bonjour à vous qui nous rejoignez sur le réseau routier à l'instant avec les difficultés de circulation que l'on connaît tous les matins sur la, la route du littoral, nous sommes ralentis à la hauteur des potences, sur la route des Tamarins vous êtes toujours au niveau du cap lau pour la en direction du port et puis les rampes de plateau rayu commencent elles aussi à se remplir et du côté du sud une circulation qui est beaucoup plus dense maintenant sur le front de mer puisque je vous rappelle qu'il y a des travaux qui sont en cours sur le boulevard Hubert de Lille avec une chaussée rétrécie et on vous demande la plus grande prudence à la hauteur de ces travaux Où la vitesse est limitée à 30 km heure. Il y aura aussi des travaux sur la route nationale 1 sur la route, sur, en direction du sud avec une voie de droite qui sera neutralisée depuis la ravine des ponts en direction du sud et ce jusqu'à 16h30. La circulation qui reste elle aussi très dense si vous êtes sur la route des plages en direction de Saint-Denis puisque nous sommes ralentis depuis Grandfond. et là aussi il faudra s'armer de patience pour aller en direction de Saint-Denis. Prudence et bonne route à vous Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. Le karma est un lieu tout à la fois moderne et traditionnel dédié à l'art de l'Ouest guyanais. Les, Roms, les Noirs marrons et les Amérindiens de Guyane peuvent y trouver leurs objets d'inspiration urbaine et local, mais réalisés essentiellement avec des matériaux issus de la forêt. Caroline Marie Jeanette outre Outremer, la chronique Environnement présentée par Caroline Marie. En Guyane, le Karma, le centre d'art et de recherche de Mana présente toute la production artistique de la région de l'Ouest guyanais. C'est ce qu'on appelle un art de bord de route. Patrick Lacasse est le directeur du Karma. Il y a trois espaces importants la salle d'exposition en rez-de-chaussée, la salle des collections à l'étage. Un grand carbet de pratiques artistiques qui reçoit les artistes en résidence et des scolaires. Donc, avec les partenaires traditionnels avec qui nous opérons, on a une, une programmation sur 5 ans. C'est-à-dire, euh, il s'agira d'une expo, d'une grosse expo annuelle, de plusieurs résidences d'artistes, avec des artistes qui viendront d'ailleurs de l'étranger pour échanger, pour produire des ateliers avec les artistes de la région. Des éditions, des publications pour l'essentiel. Et tout, toute l'année, bien sûr, nous recevons les classes puisque nous formons les enseignants aux, aux arts et cultures locales. Ouvert en octobre 2014, le Karma a présenté une exposition intitulée « La route de l'art » qui réunit 500 pièces d'une soixantaine d'artistes de l'Ouest Guyanais. Une production d'inspiration contemporaine et locale, en particulier pour les matériaux et les représentations. Donc les animaux qu'on retrouve, c'est tout un bestiaire qui s'est développé euh, ou depuis très longtemps chez les Amérindiens de l'ouest de la Guyane, en particulier chez les Kalinia, et en général dans tout, dans tout, dans, chez tous les peuples d'Amazonie amérindiens. Euh, donc, ce sont des animaux totémiques, on peut dire, qui servent entre autres le chaman pour ses, quand il officie avec, euh, au village. Après, il y a une autre figure animale qui sert aux bancs de cérémonie, pendant les grandes fêtes de coupées de deuil chez les Kalinia toujours, mais par exemple chez les Palikouanais, une autre société, une autre culture de l'Est guyanais, on fait aussi des grands bancs, des très longs bancs. Celui qui est devant nous, il fait 8 mètres de long, il représente le poisson-ci, mais d'autres modèles sont sous la forme du caïman. On trouve le jaguar, bien sûr, qui est un des esprits invoqués, par le chaman, et après d'autres figures comme la tortue, le vautour, voilà pour l'essentiel. Les œuvres sont réalisées essentiellement avec des matériaux issus de l'environnement guyanais, le bois bien sûr, la terre pour la poterie, la vannerie, les plumes ou encore les graines. C'était Planète Outre-mer avec le soutien de l'Agence française pour la biodiversité et le ministère de l'écologie. Merci Caroline-Marie. 8h. 10h. Allô première, Claude Montané. Une seule petite question que je vous pose maintenant et si vous avez des réponses à nous donner, alors nous sommes preneurs. Cette question est vraiment simple. Quelle île de la Réunion nous voulons laisser aux générations futures 0262 99 2000. La question est très simple, mais alors elle est très importante. On va en discuter avec les invités. Quelle île de la Réunion nous voulons laisser aux générations futures Les invités pour en parler, Sébastien Mariotti, directeur de la DEAL, donc direction, je me suis trompé, direction de l'environnement, de l'aménagement et, et du logement. Bonjour, Sébastien Mariotti. Bonjour. Mathieu Chassa de Grandir, c'est le Groupement Régional des Acteurs des acteurs de l'Éducation à l'Environnement pour un Développement Durable de l'Île-de-la-Réunion, bonjour. Bonjour. Yannick Furman de e-Vélo-Réunion. Bonjour. Donc vous militez, vous, pour les vélos électriques. Exactement. On verra ça tout à l'heure. Jean-Pierre de titon Recup, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et puis Grégory Lemay de Bureau Recyclage, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Grégory, toutes ces feuilles-là qui sont devant moi, ça, ça, ça pose un problème euh... Pour vous, c'est ça ah, part. Non, c'est pas un problème. En euh... clair, j'ai trop de feuilles devant moi. Qu'est-ce ouais. oh, qu que je vais faire avec après bah, Effectivement, Donc j'ai créé une société qui s'appelle Bureau Recyclage. L'idée, c'est d'aller sensibiliser les entreprises à un meilleur recyclage au bureau. On recycle à la maison, chez nous. Ça fait déjà quelques années qu'on nous demande de recycler. Euh, malheureusement, on ne le fait plus assez ou pas du tout ah, sur, ouais. sur le lieu du travail. On y passe 8 heures par jour. Jamais une solution qui est très pragmatique, hein, qui, est, qui est très couillonne, on va dire, carrément. Euh, mais au moins qui est efficace. Donc, euh, bah voilà, tout simplement. Sortie sorti de l'émission, je mets tout ça à la poubelle. Et après Oui, effectivement, voilà, généralement, je, le fait de n'avoir... Je, je, je ne suis pas le seul à le faire. Non, effectivement. Oui, oui, le fait de n'avoir qu'une seule corbeille derrière, euh, sous son bureau, euh, dans, dans le milieu entreprise, ne permet pas de isoler le papier. Donc du coup, ce papier qui représente quand même 80% de volume de notre corbeille de bureau euh, bah, se retrouve mélangé avec des bananes, le reste des de déchets, carré, enfin, voilà, des autres, déchets ouais. autres, tout à fait. Et malheureusement, c'est pas les personnes qui entretiennent nos locaux, hein, les services, qui vont qui vont faire le surtri. Donc, ce sac-là part directement à l'enfouissement. Il faut comprendre que plus de 90 de notre, de notre papier que l'on utilise dans le milieu entreprise part à l'enfouissement sur l'île de la Réunion. L'or est au bilan messieurs parce que la, la semaine de développement durable, la semaine européenne de développement durable s'arrête demain, Sébastien Mariotti de l'ADL. Ce, ce, ce bilan bilan il est positif pour vous Oui oui, j'aurais tendance à dire qu'il est positif, c'est la 4 e édition donc ça fait 14 ans qu'on qu'on qu génère ces, ces événements et ces, ces rencontres euh, alors qu'est ce que ça produit à quoi ça sert alors moi je pense que ça, ça sert déjà à montrer que le développement durable c'est toujours d'actualité c'est il est important de changer nos comportements parce qu'on voit qu on, on, il est important de changer nos comportements parce qu'on voit qu''on fait face et le deuxième effet euh, moi qui me qui m'enthousiasme vraiment beaucoup à travers ces 14 années, c'est euh, les, les rencontres et de voir qu'il y a des nouveaux acteurs, de l'innovation, et que le fait, euh, pendant cette semaine, que ces gens-là se rencontrent, c'est euh, participer à la création d'une communauté de changeurs de monde Voilà, on est un peu dans dans, dans, dans l'esprit euh, du colibri. Donc euh, certes, ce sont des des, des, des créateurs euh, qui sont sur une marche qui était en plein développement, donc c'est petit, mais c'est par la succession de ces petites innovations qu'on va créer le changement global de la société réunionnaise. Donc, euh, bilan positif. Alors, est-ce que c'est est perceptible tout ça Est-ce qu'on est qu le voit ces, ces changements Par exemple, et là je m'adresse, euh, je sais que pour le vélo électrique, oui Ça, on en voit de, de plus en plus. Euh, Yannick Furman Effectivement, le, le vélo à assistance électrique, eh aujourd'hui, c'est devenu incontournable, je dans les, les nouveaux modes de déplacement euh, alternatifs, les problématiques de, de circulation en voiture euh, qu'on rencontre beaucoup à l'île de la Réunion, l'encontrement routier possible tous les matins. Oui, C'est ça, que... ça doit être très compliqué tous les jours. Effectivement, ouais. les, les mentalités évoluent parce que les, ben les gens, quand ils sont coincés dans leur voiture et euh, qu'ils ils se font doubler le matin par des, des vélos, ben petit à petit, ça leur amène un, un changement de mentalité. Ça fout la honte. Et donc euh, ils viennent euh, effectivement. Un vélo et qui double une se voiture. se faire doubler par un vélo. Ça. Ça. Et, et donc on a, on a une partie des, des gens qui viennent nous, nous rendre visite au magasin qui dans un premier temps se renseignent et évaluent le, le coût d'acquisition d'un vélo et font directement la comparaison avec leur, leur voiture quoi. Et effectivement souvent euh, après un, un test ils, ils, ils franchissent le pas je pense que la voiture elle reste incontournable au niveau du, du foyer dans, dans un foyer euh, normal j'irai La voiture reste le premier moyen de déplacement, mais en tout cas, pour euh, remplacer un certain nombre de déplacements, le vélo à assistance électrique, aujourd'hui, euh, répond tout à fait euh, aux besoins. Dans quelques années, nous serons un million d'habitants. On parle d'un parc auto de 500 000 voitures. Ouais. Alors Ça devient très, très difficile. C'est ouais. incroyable. En, à titre de comparaison, en, en métropole, ben, le vélo à assistance électrique connaît une croissance au niveau des ventes qui est exponentielle. En 2015, il y a eu plus de 100 000 vélos, on partait de 70 000 en 2014, ouais, ouais. on est passé à 100 000 en, en 2015, et les, les perspectives sont encore plus intéressantes, je dirais. Donc, euh, on, on a entendu qu'à La Réunion, chaque année, il y a 4 500 véhicules en plus en circulation euh, sur l'île, quand on connaît déjà les problématiques d'accès aux, aux, aux villes, en fait, chaque matin... Ben, ça peut faire réfléchir. Jean-Pierre Udziri de Titan récuple votre réputation n'est plus à faire. Euh, ça fonctionne très bien. Vous générez de l'emploi. Alors oui, on génère ça marche, de l'emploi. Ça, ça marche plutôt bien. Et on collecte aussi pas mal. Et vous donc. collectez pas mal, oui. <rire> euh, c'est vrai que euh, par rapport à ce que l'on avait envisagé en, dé, en début 2016, on est en, en, en, avec une belle évolution puisqu'on est à plus de 20% par rapport à ce qu'on avait envisagé de, de collecter sur cette année. On génère de l'emploi, effectivement. Mais Ce qui est important, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut constamment constamment répéter, sensibiliser reparler et pour cela, moi je tiens à souligner quand même le, les médias, l'ensemble des médias parce que euh, jusqu'à présent, que ce soit Titan ou d'autres euh, et je pense que nous tous autour de la table, on, on peut en parler on est relativement bien soutenus dans nos actions qu'elles soient individuelles ou au travers des, des semaines SEDD ou SERD oui, aussi, ouais, ouais. la réduction des déchets. Et il y a à chaque fois des, des manifestations, des actions, et elles sont bien soutenues. Donc ça c'est important, parce que de toute manière, le, je dirais le seul moyen, c'est de continuer à en parler, à en reparler, et à partir de là, peut-être qu'on arrivera à faire prendre un certain pli à la population réunionnaise pour une meilleure île. Vous êtes d'accord Mathieu Chassa de, de grandir C'est le groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement durable de l'île de la Réunion Bah, on peut être que d'accord avec ce que Jean-Pierre vient de dire. De toute façon, sur le côté sensibilisation, il faut continuer, continuer. Et il va pas falloir relâcher. C'est aussi pour ça bah, du coup, que Grandir a vu le jour euh, il y a maintenant trois ans. C'était dans l'optique vraiment de de regrouper un maximum d'acteurs pour avoir un peu une ligne conductrice, qu'on dise un peu tous la même chose quand on parle d'éducation à l'environnement et du coup on de sensibilisation, tout, que l'on soit tous sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est exactement on parle ça, parle du même voilà. discours voilà que ah ouais. un enfant qui soit à l'école à Saint-André à Saint-Pierre ou à Saint-Leu ah ouais, entende ah ouais. le même discours en fait. On en parle sur la première jusqu'à 9h. Vous réagissez au 02 62 99 2000. À quoi ça sert une semaine de sensibilisation au développement durable Et puis euh, la société rayonnaise, vous qui nous écoutez à la maison en voiture, êtes-vous prêt surtout au changement de comportement Les réactions par SMS au 06 92 608 335 et sur la page Facebook de l'émission Allo Première. 8h. 10h. Allo Première, Claude Montané. Il est 8h30 sur Réunion Première. Votre ag en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Jean-Claude, vous êtes à Saint-Pierre, des vélos électriques, vous en voyez le matin comme ça dans les embouteillages ou pas Non, du tout. Très du peu. Tout. De vélo. Pas, pas du tout, hein. très peu. Mais vous savez reconnaître Alors... roca... un vélo électrique quand même. <rire> tout à fait. On est d'accord. On est d'accord, puisque le vélo, il avance. Il avance, on a presque l'impression qu'il avance tout seul. Mais c'est un... assisté, les gens. Bon, du côté de boeuf il y a deux, trois personnes qui en font sur Saint-Denis en Croise, mais sur les grands axes. Bon, comme c'est interdit, on ne le voit pas, mais c'est plutôt en centre-ville dans les électrique. électriques. Je sais qu'il y a deux cyclistes du côté de saint leu qui en font aussi le matin. Donc voilà, mais on en voit très peu en tout cas. Et il n'y a pas suffisamment d'axes pour ces vélos, je pense. C'est pour ça que les hommes ne prennent pas. Parce qu'en ce moment, il y a le gros embouteillage, le gros ralentissement. Et malgré tout, on aperçoit encore qu'il y a des automobilistes qui roulent assez vite en dépassant que ce soit les vélos les scooters qui sont souvent parfois sur des bandes d'arrêt d'urgence, ce qui n'est pas prudent. Donc la plus grande prudence, c'est la hauteur de ces vélos. Je rappelle que la distance de sécurité est de 1,50 m en moyenne, donc prudence sur ces vélos qui sont aussi sur la route littorale où l'embouteillage reste très très dense pour la direction de Sébonie. Alors on est toujours au niveau de grand fonds Sur la route des Tamarins, circulation très dense avant le cap Laoté, et vous êtes tout aussi nombreux en provenance de l'Est, Ravine des Chèvres, Marre, Le Chaudron, le boulevard Sud, circulation très dense, le pont Vincent, ça s'est fluidifié aussi, et dans le Sud, eh bien, circulation encore très très dense, et ça risque de se compliquer encore plus, puisque Les travaux ont commencé sur le Boulevard de Lille et nous avons déjà pratiquement 500 mètres de ralentissement avant d'arriver à ces travaux en direction de Terre. Ça, ça, ça, ça s'arrange pas euh, Jean-Claude Jean sur, sur la route. Hein, tous les non, matins. ça ne s'arrange pas du tout et côté vélo, je, là si je vois, si je voudrais aussi rappeler Claude qu'il faut, aussi, quand il y a des enfants qui font du vélo, mettre le casque et les parents n'emportent pas et souvent on voit eh bien, les enfants qui n'ont pas de casque avec leur vélo. Bon, même si vous êtes en protection ça ne protège pas suffisamment euh, l'enfant qui est à vélo. Jean-Claude, vous parliez tout à l'heure de, de ces deux euh, cyclistes euh, avec leur vélo électrique sur la route de Saint-Leu, c'est ça Oui. Non, ouais, Vous les croisez quasiment tous les jours Pratiquement tous les Pratiquement. jours je suis sur la route, euh, je les croise. Mais ouais. effectivement, ce sont les gens qui prennent les vélos pour les travailler. Ouais, alors, vous savez quoi, Jean-Claude Machir Oui. Bah, ces deux euh, cyclistes, ils sont avec moi dans le studio <rire> ben oui. Alors il y a oui, il y a Yannick Furman et Jérémy Vedzi. Voilà. D'accord, ben voilà, ben vous voyez, je vous dis, c'est vrai que je les vois assez souvent. C'est vrai qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, mais parfois on leur fait un petit beaucoup parce qu'on trouve que le vélo avance vachement vite alors qu'il y a d'autres cyclistes en train de peiner, de transpirer. Mais il faut dire aussi qu'ils pédalent parce que les vélos n'avancent pas tout seuls et on est obligé de pédaler pour les faire avancer. Ben voilà, donc ils sont avec nous, ils en parlent, mais à ils le pratiquent ils aussi. Courageux. Merci, merci Jean-Claude à tout à l'heure. Bonne route à vous. C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto. L'heure est au bilan, la semaine européenne de développement durable, qui se termine demain. On en parle sur Réunion Première jusqu'à 9h. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Les invités, Sébastien Mariotti de l'ADL, Mathieu Chassa de Grandir, Yannick Furman de iVélo e Régnon, Jean-Pierre Uthierry de Titan Grecup et puis Grégory Lemay de Bureau Recyclage. Alors, ça touche aussi le public féminin pour les vélos électriques, Jean-Yves Furman. Ah ben je dirais, ça, Yannick, ça touche euh, ça touche tous les publics. Hein. En fait, aujourd'hui, ben il faut savoir que le, le vélo à séance électrique, qui concerne toutes les gammes de vélos. Donc du vélo très citadin jusqu'au vélo le, le plus sportif. Et euh, dans au sein du, du magasin, on constate une euh, un intérêt de la part des sportifs pour une partie des, des vélos, essentiellement les, les vélos tout-terrain, mais également une grosse un gros intérêt de la part des, du public qui vient pour des vélos de mobilité quotidienne. Donc que ce soit pour aller bosser, que ce soit oui, pour oui, aller faire oui. des, des courses ou des courts trajets euh, quotidiens. Donc on a un je dirais un, un double euh, un double carnet de clientèle, si vous voulez. Et Yannick maintenant en quoi je serais gagnant en achetant un vélo électrique J'ai une voiture, allez, dites-moi, donnez-moi des Donc, conseils, vraiment. et puis, si je, si, je, si je vais le ressentir dans mon portefeuille. Donc, au-delà au-delà de l'aspect économique, hein, certes, ouais. euh, après l'investissement... Depuis le prix d'achat, en fait. L'investissement ouais. initial, ben, il est certes relativement important si on considère l'objet. Un, un vélo traditionnel sera beaucoup plus, beaucoup moins cher, beaucoup ouais. plus économique. Mais le, le vélo à assistance électrique, une fois qu'on a, qu a fait l'investissement, il faut savoir qu'une recharge électrique complète coûte moins de 10 cents aujourd'hui. Donc c'est incomparable avec le, le coût d'un véhicule à moteur, d'une voiture ou même d'une moto. Euh, au niveau de, de l'entretien, les, les frais sont limités. On est sur les frais d'entretien d'un vélo traditionnel en termes de, de coût à l'année. Donc euh, Économiquement, c'est très intéressant. Après, on retrouvera ben, tous, les, tous les bien être les bienfaits du, du vélo. C'est bon pour quoi, la santé si Voilà, ça, effectivement, ouais. au niveau santé, c'est excellent. Je pas d'assurance pour assurer le véhicule, quoique... Il n'y a, que, y a euh... pas de coût euh, externe. On peut assurer son vélo, C'est pas une obligation... Euh, et puis, euh, ben l'entretien, il est vraiment identique à, à, tout, à tous les autres vélos. Quoi. Combien ça coûte une voiture à l'entretien, euh, Sébastien Mariotti de la Dialle Vous avez vous la, la, la réponse On sait que ça coûte très cher. Euh, oui. Entre et... l'usure des plaquettes, les pneus, l'essence, etc., etc. Ouais. Alors, de mémoire, alors là, là, c'est. <rire> non, non, mais je veux dire, et c'est vrai quand on compare oui. avec un vélo électrique, c'est clair. De, de mémoire hein, avec les frais d'essence de, et d'entretien euh, sur euh, un, un, des, des circulations traditionnelles. Enfin, je regarde mon, mon ami dit vélo Moi on je... est sur l'ordre de, de 2000 euros euh, par personne pour un usage ah. ah. euh, par personne pour un usage quotidien de la voiture pour, pour la pour la voiture j'ai investissement la, la seule info c'est difficile à évaluer parce qu'il y a des, des coûts de véhicules qui sont complètement différents mais j'irai euh, en, en regardant ce qui est ce qui est remboursé par exemple en frais oui, kilométriques ouais, la ouais. voiture on est on est de l'ordre de, de 30 à 40 cents du kilomètre qui, qui sont remboursés en, en termes de, de frais kilométriques le, le vélo on est on n'est pas du tout dans ses propensions. proportions Jérôme qui nous dit euh, choisir l'alternative vélo aujourd'hui est dangereuse. Alors attendez, il n'a pas terminé. J'en fais beaucoup. Il n'y a aucun aménagement type piste. Cet automobiliste, pardon, ne respecte pas les distances de sécurité. Effectivement, ça c'est une. On veut changer, sauf que. Oui, c'est une problématique. et l'île de la Réunion, de, de dans ce euh, sur cet aspect-là, elle, elle est peu, euh, elle est peu aidée. Nous, on est dans on est situé dans l'ouest et on est les, les mieux lotis, je dirais. Mais effectivement, au niveau des infrastructures euh, routières et cyclables, il y, y a beaucoup à faire encore. Hein. Donc, je sais qu'il y a des projets en, en cours. Il y il y a des choses qui se mettent en place, mais pas assez vite et il faut que ça accompagne véritablement le changement de mentalité. Les vélos deviennent de plus en plus fréquents, nous on le voit dans, dans les ventes, que les vélos à assistance électrique vont commencer à, à se, se généraliser, on va non, dire, ouais, pour, tant euh, mieux. Pour, pour des usages <rire> quotidiens, mais il faut effectivement que les infrastructures, les pistes cyclables, et tout ce qui peut être aménagé pour protéger les, les cyclistes des interactions avec les véhicules à moteur, se, se développe. Les auditeurs ont la parole sur la première. Rémi de Saint-Louis qui veut s'exprimer sur le sur le vélo. Rémi, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, moi, bah, du coup, j'habite au, au Gol léo et je travaille, euh, travaille par contre sur Saint-Pierre. Et du coup, j'essaie je de faire le trajet en vélo. Mais quand on descend du Goléo léo pour aller vers euh, vers Saint-Pierre, c'est un peu compliqué parce qu'il faut traverser Saint-Louis. En ce moment, tout le monde sait la galère qu'il y a avec les, les embouteillages et les voitures. Et ça rend super dangereux. Alors moi, ce qui m'a fait un peu rire, c'est que du coup, il y, a, il y a quelques semaines, il y a eu à Saint-Louis une, une journée de promotion du vélo. On a coupé toute la route à Saint-Louis. Et à Saint-Louis, il n'y a juste pas de piste cyclable. Et pour l'instant, je vois pas vraiment de volonté politique derrière de faire la promotion des de pistes cyclables, notamment sur la, route, euh, sur la route de la rivière saint étienne qu'on a construit et qui a coûté quand même quelques millions. Et il n'y a même pas une voie, pour, une voie vraiment spécifique pour les vélos. Donc euh, on va vraiment tirer attention sur la... Euh, sur le, la volonté politique justement à faire la, la promotion du vélo, mais à, derrière, il faut que ça suive, il faut que l'infrastructure euh, puisse être culonnaire. <rire> Carrément, Rémi. Merci merci beaucoup pour la, la réaction. Jean-Pierre Uzzeri de Titang, il faut vraiment une volonté, euh, comme disait tout à l'heure Rémi de, de, de Saint-Louis, une volonté politique aussi, pour que les choses bougent, avancent très vite. C'est clair, on, euh, je dirais tout seul on ne peut rien faire, il faut bien que l'ensemble de, de la collectivité euh, je dirais, euh, agisse aussi dans le non sens, non. sinon il euh, n'y a, a rien qui sort, euh, Titan Grécume ne serait pas sorti s'il y avait aussi, euh, et, et, et tous les projets de toute manière, euh, s'il n'y a pas une volonté euh, derrière pour aider un projet à sortir et puis à, à être pérenne, euh, ben, rien ne peut être fait. Alors sur l'aménagement, la, euh, oui, euh, Yannick Furman, Donc, euh, vous avez des, des nouvelles Ça pourrait bouger un peu plus vite J'irais, nous, euh, on, tout ce qui va en, en faveur de la, de la promotion du déplacement à vélo et à vélo à assistance électrique, euh, oui, on est, on est demandeur. On a rencontré euh, certains, certains politiques en leur exprimant un peu, le, tout simplement en se faisant l'écho des, des réflexions et des, des demandes des, des gens. Euh, effectivement, il euh, y, a, y a beaucoup à faire. Même si, comme je le disais, dans, dans l'Ouest, on est, on est les mieux lotis. Donc, euh, quand il y a simplement des, des travaux euh, où on vient euh, j travailler sur la piste cyclable... Euh Quand euh, les travaux sont terminés, ben, on remet pas forcément la piste cyclable en état, ça, ça dure des mois. Et tous les utilisateurs ben, clairement, s'en plaignent, les, les cyclistes du dimanche, comme les gens euh, qui utilisent au quotidien ces, ces aménagements. Alors on génère euh, beaucoup de déchets, euh, Sébastien Mariotti, et puis on est là aussi pour en débattre avec tout le monde. C'est que ça représente à peu près 340 kg par an et par habitant, oui. soit environ 1 kg par jour et par personne Oui, c'est ça. On est sur les, les, les mêmes poids et, et volumes qu'on qu a en métropole. Ouais. Bah ça témoigne de notre consommation. Donc on est une société de consommation et on est toujours dans le circuit de consommation linéaire. Donc on, on extrait de la matière première de la nature, on la transforme, on, on, on la consomme pour répondre à des besoins et après on la jette. Et malheureusement ici à la Réunion pour l'instant c'est encore pour beaucoup que 80% à peu près de l'enfouissement. Ouais, on jette ça dans les sentiers, on jette ça dans les ravines, on jette ça un peu partout. C'est ça. Euh, oui, aussi. <rire> Mathieu, Mathieu chasse ça de grandir. C'est ça, c'est euh, oui. ce comportement qui, euh, qui parfois agace aussi. Euh. Ah bah, ouais. Totalement, mais il euh, y a énormément de petites associations, c'est aussi pour ça que Grandir s'est créé, qui de vrai un peu sur le terrain. Mais comme disait Jean-Pierre juste avant, si on n'a pas la volonté politique derrière de changer, oui, ouais. on aura beau, nous, en tant que petites associations, se battre euh, Aussi fort qu'on veut et aussi longtemps qu'on veut, ça aura beaucoup de mal à avancer s'il n'y a pas un soutien politique derrière et une réelle envie de changer. quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait des années qu'on fait de la sensibilisation, que ce soit en France, sur le territoire français ou même à La Réunion. Euh, moi, j'ai grandi ici. Je me souviens, depuis l'école primaire, on parle de jeter les déchets, etc., Mais en attendant, euh, plus de 20 ans après, on est toujours au même stade. Et... Oui, mais nos, nos anciens étaient plutôt dans dans, dans, dans la récup, c'est ça Champion euh, pierre tiré de Titang récup. Ils dans ouais. la... Voilà, on, ouais. on ne les jetait pas, on ne les balançait pas comme ça. En fait, on ça pouvait être utilisé pour autre chose Euh, oui, ouais. euh, je, oui, c'est vrai que dans, pour pour certains déchets, pour ouais. certaines matières, ouais. euh, et, oui, on, on les réutilisait. Après, il y a, on, on est rentré dans un système de consommation à outrance et euh, on voit bien, euh, ça ne marche plus, ça ne me plaît plus, je jette, je jette. Euh, et donc on, on est arrivé à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a quand même un travail que, euh, qui est, que l'on ressent quand même qui se fait au travers de de la population où on se pose la question si effectivement faut vraiment jeter euh, donc je pense qu'on est dans, dans le bon sens maintenant euh, il y a encore beaucoup à faire mais euh, au travers des différentes actions que l'on que l'on mène et au bon euh, si on parle un petit peu de, de titan il faut savoir que nous euh, début mars on a démarré une nouvelle activité qui est un nouvel axe de transformation et on apporte une alternative au sac plastique c'est un moyen de de de remplacer du déchet par d'autres des produits qui sont qui sont euh, transformés ouais. qui peuvent partir dans une dans un modèle euh, sans parler d'économie circulaire mais dans un modèle circulaire et là euh, repartir euh, à terme euh, re-être euh, transformé encore à nouveau donc il euh, y a des choses mais il euh, y a encore beaucoup de travail alors Grégory le mais vous, vous avez pas l'impression parfois que vous êtes euh, seul dans votre petit coin à travailler euh Vous êtes de bureau recyclage, hein. vous recyclez donc tout, tout ce qui dit euh, bureau, papier et compagnie. Voilà, ouais. et effectivement, je propose aux entreprises de mieux recycler leur papier bureautique puisque c'est ouais. ce qui représente le plus. Et je propose aussi de récupérer tout ce qui est bouteilles plastiques et canettes métal. Ce sont des flux facilement isolables. Euh, les gens, si on leur propose une solution, euh, euh, ils le font euh, bien volontiers. Non, non, non, je me sens pas euh, seul. Non, seul. Non, non. Enfin, bon, c'est une activité assez récente, <rire> donc oui, dans le cas présent, je suis assez seul. Mais, euh, mais non, non, non. Il y a vraiment des, des volontés associatives, des volontés d'entreprise qui euh, qui œuvrent pour pour une meilleure réunion pour pour demain. Euh, on parle d'économie circulaire. Si on regarde un petit peu. Euh, petit angry cube, euh, juste parce que c'est vraiment un bon exemple à, à, à mettre en avant euh, rappelle-moi Jean-Pierre le nombre de tonnes enfouies à l'année euh, sur l'île de la Réunion en termes de vêtements, de choses comme ça c'est 4000 tonnes l'estimation euh, faite par euh, le département sur. Euh, de vêtements euh, Donc, en, en, de en, on en en enfouit 4000 ouais. tonnes de vêtements qui sont euh, généralement réutilisables Ouais. On ne sait pas dire, c'est plus ou moins, <rire> mais euh, oui, potentiellement. Potentiellement. Donc on crée de la richesse, avec des déchets qu'on enfouit. On crée de l'emploi, grâce à, à des objets, on voit des, nous on voit déchets. Nos responsables politiques voient des déchets, moi je vois de la richesse. Je vois de la richesse pour le département, pour, pour toute l'île. C'est pas mal ça, c'est pas mal, on y revient juste après de voir le quart sur la première. Première. Le Mac du soir. Discuter, commenter l'actualité de ces derniers jours avec les collègues de la presse écrite et de la presse en ligne. Le 49.3, les Panama Papers. Ce, ce qui dit. est en train de se passer, ça n'est pas étonnant. Et ceux qui fait. aiment partager leur savoir-faire. C'est le respect de la nature et le respect de l'être humain. Lundi au vendredi, et... le Mac du soir, après le journal de 18h sur Réunion Première. Ce dimanche 12 juin, la ville de Saint-Leu organise un référendum local. Vous devrez répondre oui ou non à la question « Voulez-vous que la commune de Saint-Leu révise son document de planification pour permettre la carrière de bois blanc » Rendez-vous dans votre bureau de vote habituel de 8h à 18h. Le 12 juin, votons Jean-Claude Mechir est à Saint-Louis. Roulez tranquille en suivant l'inforoute avec Autorelais. Autorelais, drive cool Jean-Claude. Et ça reste très dense ici à Saint-Louis pour traverser la route principale puisque les ralentissements sont au niveau de la bretelle de sortie de la route nationale pour aller en direction du centre-ville de Saint-Louis beaucoup de monde aussi depuis le girasport de Sillaos, de Giraford de la Palissade, route de Sillaos, pour en direction du centre-ville et avec un CD, le passage, ça ne facilite pas la circulation sur la route principale. Il en est de même sur la route de l'Entre-Deux en direction de cette Nationale 1. Vous êtes tout aussi nombreux en provenance de Saint-Pierre, avec des ralentissements dans le sens descendant de Fimon Caprice et dans les zones industrielles numéro 1, 2 et 3. Et sur la route des Tamarins, nous sommes toujours au niveau du Cap là aussi en direction de Saint-Denis. Temps de parcours qui se rallonge, puisque nous sommes un peu avant les potences en direction de Saint-Denis pour aller vers le front de mer. Meant. Ralentitement aussi sur le boulevard lancastel léopold rambault mais ça reste encore assez roulant en direction dans l'Est. Ce n'est pas le cas si vous provenez de l'Est, avec une circulation qui reste assez dense depuis la ravine des Chèvres, la mare, et toujours au niveau du Chaudron, où on pourrait cette difficulté. Si sur le pont Vincennes, ça s'est ce n'est pas le cas sur le boulevard Sud, depuis la Technopole en direction de champs grosse densité de circulation dans le secteur prudence et bonne route à vous. Bonne route avec Autorelais. Autorelais, drive cool. À quoi ça sert une semaine de sensibilisation au développement durable Et puis la société réunionnaise est-elle prête au changement de comportement 02 62 8h, heures, 10h. Allô première, Claude Montané. Yvette de Saint-Denis, bonjour. bonjour. Bonjour. Bonjour Yvette. les ce que vous avez invité, vous invités. Non, je voulais juste dire, je réagis en tant que politique, parce que quand j'entends que les politiciens considèrent euh, euh, que les déchets sont des déchets, non, ça fait longtemps que le vocabulaire a été changé. Nous, nous considérons, et notamment, on peut faire une séquence spéciale, si vous voulez, Jean-Claude, sur toutes les actions que nous menons sur le développement durable, euh, notamment sur notre territoire, ville et sud Nous considérons depuis très longtemps, et je tenais à rectifier, que les déchets ne sont pas des déchets, sont justement nos ors, OR, objets recyclables, qu'on peut ensuite transformer et revendre. Donc nous avons même ajouté un R aux trois R, puisque nous avons mis « revendre ». Donc c'était pour corriger un petit peu les expressions qui sont dites ce matin, où les politiciens euh, ne feraient pas assez. Donc moi je j'y travaille au quotidien, il n'y a pas que moi, il y a toute l'équipe qui travaille au quotidien. Et je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous annonce que par exemple On à veut à bien. Tenni, je vous annonce qu'à saint nous avons nous nous nous, nous, nous, nous rencontrons donc, dans notre plan de réduction des déchets un vif succès parce que les euh, nous avons moins collecté non seulement dans le bac jaune mais dans le bac gris. Et non, dans le bac gris, nous avons plus collecté, donc c'est mieux, ça veut dire que les gens trient mieux. Dans le bac gris, nous en collectons moins, et dans le vert, nous en collectons plus. Ce qui veut dire que le geste de tri est en train de s'installer, et ça, ce, ça, ça, ça se fait, le développement durable, non seulement avec les citoyens et les associations, mais ça se fait avec nous tous, bien sûr, avec une volonté euh, politique qui soutient et qui est vigilante, et non seulement vigilante, et volontariste. C'est ça que je voulais dire aussi. Je voulais dire que les élus ne sont pas seulement ce que l'on en entend, les faits divers, les histoires euh, au tribunal, ce sont aussi des gens qui travaillent énormément, et, et qui euh, sont euh, conscients euh, de l'état euh, de, de l'île, oui. non seulement l'état de l'île, mais l'état de la planète en entier. Merci. Donc, nous avons tout intérêt. Merci tout Yvette. Intérêt intérêt à travailler ensemble. Merci, Merci Yvette Duchemin. Nous avons reconnu donc l'élu à la mairie de Saint-Denis mais aussi euh, conseillère départemental Sébastien Mariotti de l'ADL. Oui, c'était tout à fait pour euh, confirmer le propos de, de Mme Duchemin. Moi, ah. euh, à l'ADL, je, je rencontre également les collectivités locales qui ont à cœur euh, de, de produire euh, du changement. Donc oui, hein, il, y a, il y a des élus, il y a des collectivités locales qui qui ont l'envie. Après, c'est la question de... de, de de, de l'importance euh, de, de du changement et de la mise en œuvre et des moyens dédiés à ça hein. notamment c'est juste pour illustrer qu'il y a, a aujourd'hui cette collectivité locale qui rentre dans un processus de qualité de développement durable qui s'appelle Agenda 21 local oui. dont oui. la sinor et euh, Sainte-Suzanne pour ce qui se concerne le territoire euh, de la sinor donc euh, avec des vraies volontés euh, de faire du développement mesuré et qualitatif donc Alors, elle, elle, par, elle, elle parlait de, de l'or, donc objet recyclé. On a, on aurait de l'or entre entre les mains, Mathieu Chassa oh oh, C'est ça Quelque part, c'est ça, ouais. Tout à fait. Ouais. Rien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans tous les cas. Donc, un déchet, comme on le voit très bien avec Titan Grécupe, ça crée... Une... Comme on le voit très bien avec Titan Grécupe, ça crée... S'il vous plaît, bon, écoutez, <rire> euh, je vous avoue que c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, c'est même un quart de goutte d'eau, monsieur. Euh, non, non, on est sur... Euh, vraiment, euh, bah, il faut agir vraiment sur tous les fronts. Euh, je pense que votre, votre question est un peu politisée, surtout en ce moment. Euh, mais euh, mais c'est bien en rassemblant tous les efforts qu'on arrivera à créer des océans. Alors, on nous dit que bienvenue, surtout dans le monde capitaliste, on consomme plus de la quantité au détriment de la qualité C'est ce qui revient très souvent. Euh, Tout a une durée de vie, c'est ainsi. On fait des déchets, on pollue et on est de pas passage sur cette planète. Vous êtes d'accord, Yannick Furman Effectivement, oui. On, on nous reproche également, par rapport au, Je reviens sur les, les vélos à assistance électrique, le, le retraitement des, des batteries c'est euh, un sujet qui c'est une question qu'on nous pose de plus en plus fréquemment ouais. mais il faut savoir que le, le parc et le, le parc de vélo électrique et donc de, de batteries est relativement récent et c'est une problématique à laquelle on n'est pas encore véritablement confronté euh, il s'avère que la plupart des, des fabricants seront amenés à recycler et à récupérer en fait les, les batteries en, en fin de vie et donc euh, oui nous on s'engage à, à à récupérer les batteries en fin de vie des vélos qui ont été distribués. Jean-Pierre de la Montagne est avec nous. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Ben, bonjour. tout le monde sur le plateau et super émission. Je, je, je, je reprends juste, à, je parlais de ça, vous parlez de ça. Juste, la question venait du sujet juste précédent là, de ce que vous parlez. C'est au sujet. Ben, moi, je vous dis, n'y a pas qu'une seule. Je voudrais euh, dire qu'il n'y a pas que les Une seule classe sociale où, où, qui doit à, à affronter ce problème, je pense au niveau des commerçants aussi, dev, devrait s'y mettre. Euh... Tout le monde devrait jouer le jeu, on est bien d'accord Jean-Pierre, tout voilà. le monde. Tout le monde devrait tout et, le aller, et en ce moment, il n'y a, a qu'une seule partie où que ça, que ça marche. L'autre partie, ça, il est là, et avant, avant, avant. vendre, à, à so, Le truc, c'est de vendre. Un petit exemple parce que pour, pour résumer tout ça, j'ai un problème de, de machine à laver. Donc, il y a un programmateur qui est en panne. Bon, il suffit de changer le programmateur. Mais ce programmateur, il est plus cher que la machine à laver. Qu'est-ce qu'on fait On change la machine à laver. Eh et voilà. après on fait quoi de cette oui. machine à laver Bon, hum. moi j'ai la chance, oui. je suis un peu bicoleur, je, je récupère le, le bac en inox, je mange le tôle et comme ça, je peux le faire. Mais les gens qui habitent dans un appartement ou toi, ils peuvent pas, ils peuvent pas le faire. Et on demande aux commerçants de s'ils reprennent la machine à laver ou dit non. On fait quoi de cette machine C'est ouais, ça, voilà. ça pour le problématique. c'est pas qu'une seule. Que, que, que, que tout le monde doit s'y mettre. Y a pas, et les commerçants en premier, c'est revenir au système d'antan des consignes sur les bouteilles. On prenait une bouteille on l'utilisait, c'est fini, on cassait pas rien, on ramenait la bouteille, on, on, re, on revendait la bouteille, c'était des consignes, la bouteille de gaz, c'est consigné. Ben, nous, quand on change quelque chose, qu on, qu on, que c'est consigné. Et là, je peux vous garantir que le, euh, le, le programmateur, il serait plus au prix de, de la machine à laver. Jean-Pierre, merci, nous avons été ravis de vous entendre ce matin sur la première, sur le sujet. Sébastien Mariotti de l'ADL, merci oui, Jean-Pierre. Merci, c'était justement pour rebondir euh, sur le propos qu'on vient d'entendre, sur euh, cette, cette difficulté euh, d'avoir dans la société, en fait, des, des manquement qui permet de faire de faire mieux et euh, la semaine européenne du développement durable ça permet de découvrir des initiatives qui sont pour l'instant portées au niveau associatif mais qui euh, remplissent ce manquement alors je pense à l'association écopratique qui pré qui propose des ateliers oui. euh, réparali Donc euh, quand on a un matériel hors d'usage, on va les voir. Alors évidemment une machine à laver c'est compliqué parce qu'il faut la, la, la transporte. Il prenait la le cas de, de, de gens qui habitent dans, dans les immeubles, oui. c'est vrai que c'est un souci. Alors, euh, exactement, il y a quelque chose qui est en train de se développer euh, dans le cadre des, du parc locatif social pour mettre des, des ateliers de réparation. Donc les gens viennent avec leur matériel et on a des super bricoleurs Excellent. qui sont ouais. là, qui accompagnent le geste. Donc ils vont pas faire à la place d'eux mais ils vont aider les gens à devenir euh, autonomes et euh, à, à développer ce Ce, ce geste là donc c'est souvent des, des bêtises hein, un point de soudure qui a, qui a lâché oui. un petit no, composant oui. à changer et des fois ça coûte euh Pas grand-chose. <rire> Donc voilà, c'est pour dire que, certes, pour l'instant, ce n'est pas des, des pratiques généralisées, mais heureusement qu'on a ces acteurs associatifs qui sont là pour montrer que c'est possible. Et je pense, euh, au regard de ce qu'a fait Titan Récup, c'est de pouvoir concilier en fait ce geste-là, cette initiative, avec les collectivités lo euh, locales, et notamment l'Europe, pourquoi pas, mmh. pour euh, en brancher sur quelque chose de, de beaucoup plus important. Donc euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir, euh, notamment quand je vois ces nouveaux acteurs à arriver... Ouais, mais alors euh, certains sont très durs en disant que il y, y a des générations qui sont foutues. Les gens vous parlent comme ça, Sébastien Mariotti, et puis euh, je m'adresse aussi aux autres invités. Il faudrait euh, plusieurs générations pour que vraiment que ouais, vous n'êtes pas d'accord, Grégory Lemay. J'ai pas de série. <rire> <Allez -y. rire> non, non, vraiment, je je pense pas du tout ça. Je pense que il faudrait plusieurs décennies, euh, voilà, pour euh, moi le, le, pour le que, retour de depuis... que l'on comprenne bien la... La problématique, oui. Le retour que j'ai depuis un an... Vous savez, ça fait longtemps qu'on est dans dans le développement durable et que notre esprit est imprégné du développement durable <rire> et que que nous savons très bien que la Terre ne va pas mieux ces 100 dernières années que ce qu'elle n'était avant. Donc, euh, non, non, je vous assure que quand on facilite... Alors, moi, je parle pour ma partie, mais si on facilite le geste de tri, euh, euh, vraiment, et le faciliter, tout simplement, les gens sont volontaires. Ils ont envie. Il faut juste faciliter. Et ça, ça marche dans tous les autres domaines aussi. Vous voyez, là, on peut réparer, une association propose de réparer une machine. Très bien, c'est ce qu'il faut. Vous voyez Il faut des actions dans ce sens-là. Et les gens ont la volonté, ils comprennent de plus en plus que cette jeune société de consommation, tout à l'heure on parlait de, de société de consommation, la société réunionnaise, est une jeune société de consommation. On a déjà vu, on voit déjà ailleurs, à travers le monde, comment ça fonctionne et comment c'est euh, c'est dur comme, comme système. Vous reviendrez pour en parler. Merci Grégory Lomé de Bureau Recyclage. Merci également à Yannick Furman de yves la Réunion, à Mathieu Chassa de Grandir, groupement régional des acteurs de l'éducation à l'environnement pour un développement durable de l'île de la Réunion, à Sébastien Mariotti de la DEAL, donc direction de l'environnement de l'aménagement et du logement, et à Champion euh, Uzzeri de Titan Recup. À très bientôt sur la première. Merci encore. Merci. Merci. Votre ag en toute confiance, c'est l'heure des inforoutes avec Honda Moto. Jean-Claude, vous êtes sur Saint-Louis. Euh, oui, euh, revenez en direction de la capitale maintenant avec une circulation qui reste inchangée. Alors, la problématique à Saint-Louis et la raison de cet embouteillage, il y a une braderie avec des déviations qui sont mises en place. Donc, c'est pour cela que vous êtes aussi nombreux à accéder vers le centre-ville. Alors, si vous avez la possibilité d'éviter le secteur, faites-le en tout cas, braderie en centre-ville de Saint-Louis. C'est pour cela qu'il y a ce gros ralentissement en provenance de 3 de la Palissade et en provenance de la bretelle de sortie de Saint-Louis. Beaucoup de monde aussi, je le rappelle, à l'entrée ouest de Saint-Denis, circulation qui reste inchangée sur la route du Tamarin, route 10 en direction du port, sur l'axe mixte l'axe est rempli de moitié en direction de Saint-Paul et vous êtes tout aussi nombreux sur le boulevard Sud ainsi que sur le pont Vincennes, la plus grande prudence à toutes et à tous à l'écoute de Réunion Première C'était les inforoutes pour des trajets en toute confiance avec Honda Moto Il est 9h sur Réunion Première. voici le journal de France Info. Aux socialistes, les manifestants étaient au bout de la rue, ambiance bunker, reportage dans quelques minutes. À Tel Aviv, l'attentat d'hier soir a fait 4 morts et 5 blessés, des clients mitraillés à des terrasses de café, le récit de la correspondante de France Info dans le journal. Et on entendra aussi un témoignage exceptionnel aux états unis celui d'un des fils de Mohamed Ali avant les obsèques, célébré demain dans le Kentucky. L'Euro ce sera demain, sur le terrain la fête elle commence dès ce soir. Avec cette chanson qu'on va beaucoup entendre, c'est l'hymne de l'Euro, This Once For You, signé David Guetta. De l'Euro de football Signé donc David Guetta Qui est l'ambassadeur musical de cet Euro de football Avant le match d'ouverture demain France-Roumanie au Stade de France Un premier événement donc dès ce soir Ce concert au pied de la Tour Eiffel Sur le Champ de Mars Avec Luan, Christophe Maé, Florent Pagny Ou encore Kenji Girac Et David Guetta lui-même Il y a des années j'ai vu Johnny Hallyday Faire le concert sur le Champ de Mars Et euh, ça m'a toujours fait rêver Je trouve ça extraordinaire ça va être un des grands grands moments de ma vie et puis c'est dans ma ville surtout alors c'est pas tellement la pression du nombre de personnes parce que j'ai l'habitude de jouer devant un grand public mais c'est le symbole de jouer finalement devant le monde entier dans ma ville David Guetta dans sa ville L'ambassadeur musical de l'Euro On attend 80 000 personnes ce soir Pour ce concert au pied de la tour Eiffel Avec le grand show d'ouverture à partir de 21h Et David Guetta attendu à 23h France Info À quelques heures de ce concert et des premiers matchs, les grèves, elles continuent, jean Et eh oui, la tension sociale ne retombe toujours pas entre opposants à la loi travail et revendications catégorielles. Ce matin donc, c'est arrangis que les anti loi travail se sont donnés rendez-vous. Cécilia Arbona, vous êtes sur place en direct pour France Info. Une opération coup de poing à l'appel notamment de la CGT et des jeunesses communistes. Et après trois heures de barrages filtrants plutôt pacifiques hein, qui ont ralenti sérieusement le ballet des véhicules de grossistes venus s'approvisionner en viande, poisson, fromage et fleurs, et bien les manifestants de la CGT qui viennent d'un petit peu partout, des hôpitaux, des banques, de la SNCF, ces militants ont bloqué deux ronds-points stratégiques à l'intérieur du marché, avenue de Bretagne et ça a fini par énerver deux chauffeurs-livreurs qui voulaient absolument passer sur la voie au travers des palettes de bois et des poubelles. « Où tu On Voilà, un chauffeur livreur a reçu un petit coup de poing dans la figure à travers la vitre baissée de sa portière. Mais il faut vraiment parler d'incidents mineurs et saluer le travail des de services de sécurité de la CGT, très organisé, très professionnel, qui a fait reculer et calmer surtout ses esprits. Le cortège est actuellement en train de se diriger à pied avec des drapeaux et des fumigènes vers la nationale 7. Rungis, Jean-Pierre Pernel, Cécilia Arbona. Et à la SNCF, le trafic de la gare de Lyon à Paris a été complètement paralysé hier soir, plus d'une demi-heure, par plusieurs centaines de manifestants anti-loi travail. Le trafic n'a pu reprendre progressivement qu'à partir de 21h. La grève à la SNCF a été reconduite par les assemblées générales de cheminots pour la neuvième journée consécutive pour aujourd'hui. Le trafic est donc toujours perturbé, mais avec du mieux pour les TGV, près de 80% des rames devraient rouler. Du côté des déchets, deux des principaux sites de traitement de la région parisienne étaient toujours bloqués hier, tout comme l'inciné de fausses sur mer qui traite les ordures de Marseille. En revanche, c'est fini à Saint-Étienne où la fan zone de l'Euro de l'Euro pourra ouvrir comme prévu. Côté carburant, le mouvement se poursuit aussi dans plusieurs raffineries et pas de répit attendu puisque les syndicats et les organisations de jeunesse opposées à la loi travail ont à nouveau appelé hier soir à amplifier la mobilisation notamment pour la journée nationale d'action qui est prévue pour le 14 juin. Et puis sans rapport avec les grèves, un très long voyage Pour les passagers d'un Eurostar parti de Londres hier en fin d'après-midi, bloqué près de Calais par un incident technique, tracté jusqu'à Calais. Les passagers vont ensuite retraverser la Manche dans l'autre sens. Ils sont ramenés en pleine nuit à Londres par un autre train avant de repartir et de reprendre finalement un troisième train pour Paris. C'était seulement ce matin. Et le PS dans tout ça, eh bien, il tente de rassembler ses troupes pour la loi travail. Un meeting parisien hier soir avec Manuel Valls, Myriam El Khomri et Jean-Christophe Cambadélis. Un meeting entre fidèles et sous haute surveillance. 240 policiers pour 200 manifestants tenus à distance à l'extérieur de la salle dans le 12e arrondissement et des socialistes bunkerisés le temps d'une soirée vécue pour France Info par Julie Marie Lecomte. 400 socialistes, leur premier secrétaire et les ministres retranchés dans une salle en sous-sol, c'est la première image que l'on retiendra de la soirée. Quelques manifestants réussissent à se faufiler mais sont expulsés par les CRS. La foule est repoussée à 200 mètres dans un quartier bouclé. À son arrivée, le premier ministre sera donc relativement épargné par les collibé. À 20h, début du meeting, changement d'ambiance. On est entre soi, on peut attaquer le menu, la défense de la loi El par celle qui lui prête son nom. Si ce projet de loi n'est qu'un retour au 19e siècle, s'il concrétise tous les fantasmes patronaux, comment expliquer que des syndicats réformistes aient choisi de le soutenir En pleine résistance, Jean-Christophe Cambadélis se charge de l'offensive contre la droite. On voit la paille dans l'œil de la gauche, mais pas la poutre dans l'œil de la France. Le problème de la France, c'est la droite. Avec la droite, c'est exit Le progrès. Et en dessert, éloge de la gauche par Manuel Valls. La gauche est grande quand elle s'adresse à tous. La gauche est grande quand elle confond son histoire, son destin avec ceux du pays. La gauche est grande quand elle assume pleinement la responsabilité Du pouvoir. Une gauche qui proclame malgré les sondages que rien n'est perdu pour 2017. Dans le 12e arrondissement Jean-Pierre Pernel, Julie Marie Lecomte France Info. 7 h 7 et ces deux palestiniens qui ont semé la terreur hier soir à Tel Aviv. Deux hommes qui ont ouvert le feu sur des clients attablés à des terrasses dans un quartier commerçant tout près du ministère de la Défense. Le bilan est de 4 morts et 5 blessés. Les deux assaillants ont été neutralisés. L'un d'entre eux apparemment arrêté indemne, l'autre grièvement blessé. À Tel Aviv pour France Info, Marie Semelin. Ils sont de deux cousins palestiniens à avoir ouvert le feu hier soir, qui sont originaires de Yatta, c'est un village près de Hébron, en Cisjordanie. Les deux tireurs se sont d'abord assis comme des clients au café Max Brenner, dans le nord de Tel Aviv. Ils ont commandé à manger, puis se sont levés pour tirer indistinctement sur les clients. Ils ont tous les deux été interpellés. Le quartier de Sarona où a eu lieu l'attaque, c'est une zone pleine de magasins, de restaurants, et Avi est un habitué de l'endroit. Il mangeait dans le café juste à côté au moment de la fusillade. J'ai commencé à entendre des tirs, j'ai regardé autour de moi et je me suis mis à courir. Juste après, j'ai réalisé que c'était des terroristes et qu'ils avaient tiré sur les gens. Là, j'ai vu un homme courir, c'était un des terroristes, il était habillé comme un juif ultra-orthodoxe. Des assaillants qui portaient donc les costumes blancs et noirs des juifs ultra-orthodoxes. Pas très loin de cette zone très fréquentée, les locaux du ministère de la Défense, où Benjamin netanyahu a tenu une réunion d'urgence hier soir avec son tout nouveau ministre de la Défense, Avigdor Lieberman issue de la droite nationaliste. La mairie de Tel Aviv a, elle, décidé de renforcer les patrouilles dans les lieux fréquentés, aux abords des écoles et des jardins d'enfants. Marie Semelin, Tel Aviv, France Info. Et Washington condamne un attentat effroyable, même condamnation à Paris où François Hollande exprime son soutien total à Israël dans la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre exceptionnelle maintenant sur France Info, alors que la ville américaine de Louisville, dans le Kentucky, se prépare à les funérailles hors norme pour sa figure la plus célèbre Mohamed Ali. L'envoyé spécial de France Info, Jérôme Val, a pu rencontrer l'un des fils du boxeur, décédé vendredi dernier à 74 ans. Assad Ali s'est confié sur l'incroyable ferveur autour de la figure de son père, Mohamed Ali. Le musulman, l'afro-américain, une figure qui fait plus que jamais l'unanimité aux états unis Il est devenu l'emblème de l'unité de tout un pays. À Louisville, pour France Info, le reportage de Jérôme Val. Devant le mémorial improvisé en hommage à son père, Assad Ali jette un regard un peu perdu sur Sur les milliers de fleurs et de messages déposés depuis ce week-end. Le plus jeune des fils du boxeur, 25 ans, répond avec gentillesse aux sollicitations des anonymes. Une tape sur l'épaule, quelques mots de réconfort, des poignées de main. Et c'est avec beaucoup de pudeur que le jeune homme évoque les derniers instants vécus aux côtés de son père. Ce que je peux dire, c'est que ça a été un moment avec lui très spirituel, très puissant. Il est parti comme dans un combat, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Il n'a pas arrêté de lutter jusqu'à la fin. Il avait mis sa famille au-dessus de C'était un homme d'honneur. Et c'est ça dont je suis le plus fier. Assad Ali, vêtu d'un t-shirt aux couleurs du club de baseball de Louisville, ne s'attendait pas à cette incroyable vague d'hommages venue du monde entier. Ma famille apprécie chaque minute, dit-il. Et d'ajouter... Mon père est devenu un symbole dans cette période compliquée. C'est vraiment difficile juste parce qu'il se passe tellement de choses en ce moment. J'espère que les gens verront que l'islam n'est pas une religion violente. Mon père a montré ce qu'était le vrai visage des musulmans, la paix. Les gens disent beaucoup de choses et voient les violences, mais ce n'est pas ça. Mohamed Ali le musulman, Mohamed Ali le noir, devenu l'emblème de l'unité d'un pays. Voilà ce que retiennent Assad et ses huit autres frères et sœurs, Louisville, Jérôme Val, France. Et le coup d'envoi des cérémonies officielles pour les funérailles de Mohamed Ali sera donné à la mi-journée à Louisville avec une première prière dans une salle de sport, la salle où l'icône de la boxe avait remporté son tout premier combat professionnel, c'était en 1960. Et on retrouvera d'ailleurs notre envoyé spécial Jérôme Val à Louisville en direct tout à l'heure, ce sera à 8h15, Jean-Christophe Martin, merci. L'info revient à 10h. Votre émission de service, les experts, et ce matin, je reçois Fabrice Temir Pour parler des plantes médicinales, l'accent sera mis sur le fameux mourong que nous apprécions dans la cuisine rayonnaise. Et vous adverrez tout à l'heure que le mourong possède quelques vertus que les pacouillons. On en parle sur la première jusqu'à 10h. Vos questions au 02 62 99 2000. Avec un soleil bien généreux ce matin et puis surtout que la température va vite grimper avec ce beau temps. Notamment, il fera 27 degrés pour Saint-André, euh, idem pour Saint-Gilles dans l'ouest. Et puis dans le courant de l'après-midi, les nuages seront sur les hauteurs. Du nord-ouest, il continuera de faire beau dans les cirques et sur les plus hauts sommets. La santé par les plantes médicinales, c'est le thème retenu ce matin pour votre émission Les Experts à mes côtés pour répondre aux questions, le tisanier Fabrice Temir. Les questions 02 62 99 2000 par SMS au 06 92 608 335. Vous nous direz si dans la course, vous obtenez 2-3 petites plantes médicinales et quelle est votre tisane préférée. Nous sommes là pour en parler au 02 62 99 2000 les experts de réunion première 0 262, 99 2000 réunion première et puis c'est la, la période aussi pour prendre la bonne tisane avec le froid pour ne pas attraper une vilaine grippe voici eric po manière oui qu'histoire son Wa wow, mon peuple souffert, tu pense on faire les yeux ouverts. Bien existant un mec, ou mon funk est dans solo clean. Wa wow, mon peuple souffert, tu pense on faire les yeux ouverts. Ah, tu votes mon dialecte lâché monter. Ah, tu votes consommes gascoin monter. Ah, tu votes mon dialecte lâché monter. Ah, tu votes consommes gascoin monter. De manière en oui, mi sort sans mou. Fait manière en ces nuits, où vient m'aide mon coup. Rien que bonné à la vie longtemps, mon papa mon moment. Mais il s'est gar de sous-garage dans l'odeur un bonbon. Bien que bonné à la vie longtemps, mon papa mon moment. Mais il s'est gar de sous-garage dans l'odeur un bonbon. Ah, tu votez mon j'ai te l'aî monté hein. Nouveauté, consommé Gascon, il monte. Nouveauté, fin, mon dia mon théâtre. Nouveauté, consommé, Gascon, il monte. Fais manière, elle mi monte paradis. Fais manière, mon bon Dieu, mon fleuve l'y béni. Mais veux juste pour vivre mon pays le temps passé. Mais veux juste me sans mon famille dans le cabaret. Mais juste vivre dans mon pays le temps passé. Mais veux juste me sans mon dans le cabaret. Ah, nous mon tu ah. ah, es mon terrain. Ah, ce mégascoin tu voter, consommer gaz quand ils montaient manière Eric Pouce sur Réunion Première ah. Première Bam bam tiki tiki bam bam. <rire> Bonjour mon cas, moi je suis trop Bon les amis, c'est Claudio, Nous donne à notre rendez-vous tous les samedis. Allez là 9h midi, point bon l'ambiance. Afrique, Afrique, wow En plus, on aura les petites annonces, plein de jolis cadeaux à gagner. Okay. <rire> première. 8h, 10h. Allô, première, Claude Montané. La santé par les plantes médicinales sur la première, le tisanier Fabrice Temir est avec nous sur Réunion Première. Bonjour Fabrice Temir. Bonjour Claude, bonjour la, euh, toute la Réunion et bonjour à tout le monde euh, comme il connaît, connaît les autres. On ouais, est en train de tousser, on est en train d'attraper une grippe. Même pas. Non. c'est quand ma attrape un coup de froid, ma sort dehors en tant qu'homme bonnet, t'es en t-shirt, les petits amis tombent malades aussi. Et il habite de Dan. Bah, tout le monde, tout le monde m'a adopté, tombe malade. Il habite de Dan, donc là-haut, il fait un peu frais, tu est à 10 degrés, degrés par là ce matin, et quand on sort, sorti, on a gagné un coup de froid, mais bon, pas. Ma ma traite hier soir, ça vient. C'est la saison. Me disait tout à l'heure, c'est la saison. Tout le monde, ils tombent malades facilement. Ils de tisane. C'est vrai. Là, là, ce qui sort beaucoup, c'est citronnelle. Ça même. Nous, non. nous n'a tendance à attendre d'être malade avant avant de soigner nous. Donc, mais alors, très, que alors, nous peut prévenir. Nous peut prévenir. Oui. Les, les plantes médicinales les peu aussi. C'est ça. Le soir, vrai, par exemple, vrai. un petit peu cannelle, avec un petit peu citronnelle, avec un petit peu de miel dedans, ou euh, euh, n'a plus rien à faire. Euh, géranium, ouais, ouais, cannelle, ouais. cannelle, citronnelle. Ou prend deux trois feuilles ben joint. Là, si on a un peu la fièvre là, euh, ou mettez dedans, mais euh, prévenir tous les soins un petit as les, les, euh, les biens parce que y en souvent la, la grippe n'y arrivera pas. Non. On a posé la question suivante aux auditeurs de Réunion Première, c'est est-ce que, et d'ailleurs Mirobo, -mi c'est est-ce que cette Nena dans la cour, quelques plantes médicinales, nous les avons en parlé, et dites-nous votre Tisane préférée, c'est laquelle 0 62, 99 2000 Alors soyez attentifs parce que nous, ça parle d'une plante que m'y ne connaissait pas, que avait autant de vertus, des vertus extraordinaires. Nous connais le le morong comme bread, le ouais. bread Morong que <coughs> Dominique apprécie beaucoup. Nous connaissons les en bâton, le bâton Morong où on fait un massage avec, les, les vraiment d'os. Et ben, sauf que le fleur aussi, c'est pas, pas connaît. que ça. Le fleur aussi Dominique connaît. Le, le, le fleur, fleur, oui. Ouais. Le ouais. fleur il fait griller ou bien il fait frites et il fait grillé ali, cras pil ali, pilali avec férugail avec. Là il ressemble un peu férugail le gap, dans le goût le gap figure. Ouais, mais euh, ouais. Et pourquoi pourquoi Fabrice Témir s'est intéressé au morong? Alors euh, à, à la plante, c'est ça À la plante, à, la, à plante, la plante, à la plante. Moi, les euh, midi, il mi reste toujours un tisanier euh, traditionnel et m'a utilisé sur tous les plantes de la Réunion euh, à, à, à mesure, avec une quantité modérée et euh, à, à, à mesure, avec une quantité modérée et, non, et, non. et bien, que euh, le le Dans la tradition réunionnaise, on a un banc de pied de bois, la réunion qu'on utilise, pour fait tisane, mais on a aussi pied de bois dehors. Euh, Murum, il a toujours été utilisé, du moins en tout cas depuis longtemps, euh, dans la tradition euh, fait tisane, pour tisane-tension. Le bâton, il fait de sang de tension. Le, le bâton, il fait de sang de tension Le, le bâton il, il fait 600 ouais. et après on va aller pendant deux jours et euh, deux jours boit deux jours arrête deux jours boit deux jours arrête et pendant qu'on ou qu arrête deux jours regarde si la tension la baisse assez si elle pas baisse assez on refait encore deux jours le, mais, le, le bâton l'apprécie allié avec la morue l'apprécie allié en masse fait, mais nous là on est en que <rire> le bâton les, les les, plus les, plus dans la il peut la utilisé autrement ouais. voilà et, et mais seulement comme il dit ça là il faut faire attention parce que si vous prend un cachet à côté il faut y a plein de paramètres attention, à prendre en il y a plein de paramètres à prendre en compte après ouais, Euh, on a la feuille, la feuille, il dit Oui, mais ça, il, euh, il fait mon tension, ça, attention. Donc euh, <rire> donc voilà, euh, pareil, à bon escient, il faut, euh, il faut savoir utiliser ali Et pour ça, il faut voir avec un tisanier si vous ne pas. Donc, n'allez euh, pas faire euh, n'importe comment, parce qu'il peut pas ce problème à, après. Euh, mais dans la tradition créole, oui, effectivement, le, nous l'a toujours utilisé les, en mon grand-mère, t'es dit des femmes Madame d'âme gaffe, t'es à arme ah, aux enfants, ça le bien été à nous pendant la guerre, ça. Ouais. Et, et en fait, C'est une plante magique. magique. C'est une plante magique, mais on y reviendra. Ouais. Dé -dé -dé Dévoile pas tout. Ouais, reste, ouais, ah reste, reste là, reste là. Pas là. Allez pas, reste là. Parce que vous est là également pour répondre aux questions des auditeurs sur la première. 02 62 99 2000. Et puis par SMS, vous allez déjà très nombreux à nous laisser des réactions. Au 06 92 608 335. Mais reviens revient juste sur quelque chose. Vous parlez de... Il rappelle à nous la guerre, mais il rappelle à nous aussi la misère. C'est ça. Tout ça, c'est vu comme un... Un, un petit manger pour, euh, pour pour la misère pour hein, la misère. en fait Mourong il, il est originaire de l'Inde, le nord de l'Inde là-bas et euh, on a eu, euh, en médecine ayurvédique, il dit il est bon pour plus de 300 maladies, juste les feuilles alors que euh, dans la médecine euh, aujourd'hui il en a plus de 6000 thèses et euh, recherches qui ont été faites autour de ça 6000 dans le monde oui, et ça oui. euh, va depuis la racine l'écorce, oui, les feuilles oui. les fleurs toutes les utilisées en médecine et elle est phénoménale parce que euh, quand on décorticalise, l'enfer est euh, impressionnant. Et nous l'arrêter d'utiliser d'utiliser malheureusement parce que mm. il y fait penser à nous, la misère. Euh, Bande noire, mange ça. On va dire ça, ah ça manger comment ça? Il dit même pas comment rien. On va dire ça manger comme comment ça? Donc manger la misère. Euh, il représente ça dans la tête des Rénoniens. Fois. Parce que parce que ça a été une période très difficile, Fabrice Deliers. Voilà. Le, le, manger, le peuple a souffert là, à l'époque parce qu'il fallait les de manger avec le ticket, etc. Ça. Cour, ça. Et se rater patate dans la cour. Mais salut Alain de la Possession. Bonjour Alain. Bonjour Claude. Bonjour Monsieur Témir. Bonjour Alain. Alain. Alain. Vous bien Rest, restez là, ne partez pas avec la voiture. Toujours. Toujours avec la voiture, Réunion Première toujours ouais. bien branché dans la voiture. Donc, <rire> C'est très gentil. C'est très gentil. On va vous écouter juste après Black M sur Réunion Première. Oh, oh, oh Les yeux plus gros que le monde. Docteur Bayes. Big Black. M. Et on disait qu'il avait trop de tirs. Et Est pire. Pas besoin de qu'on faisait la dira. Et avec ses mélodies on oubliait la crise Moi pas pour la tête il y ainsi Depuis Watty, euh, Comment leur dire que c'est moi le king euh, C'est moi qui vous dit le chapitre Rêver on me dit je suis père, Mais le big black aime il a ses pères, Et on dit que la chute elle est sévère Mais le débrouillard il s'est fait ah J'ai le sang du daron de la Guinée Tout comme j'ai le sang d'un rappeur qui s'est Je me fous de vos idoles qui Ce n'est pas eux qui me donnent le maro. Je suis pas dans les délires elle est quand le soleil frappe Je suis plutôt maroc Gros sang pour les refrains Il faut que tout le monde chante mon refrain Et on disait qu'il avait trop de tir Et qu'il vendait du révolait Pas besoin de il, il faisait la dip, Et avec ses mélodies on oubliait la crise on pas se prendre la tête ainsi soit dire. Pas besoin t'a Sans pour autant vouloir être mauvais, m'en voulais pas d'avoir innové, oh de vos sons me donne la nausée J'étais au car souvent posé, je voulais que personne vienne me causer Je voulais juste Dream même me sauver Fort que l'intérim je préférais chômer Pourquoi bon, on dit que je finirais pour promet J'avais que section pour m'épauler J'étais souvent duré en colère Oui je n'aimais pas le système scolaire J'avais du mal avec les horaires Et mes ennemis je disais je les aurais Je ne suis pas là pour décorer Non Renoir faut pas dérouler rouler qu'il avait trop de tir Et qu'il vendait et du révoler Tu think that identity, il peut il faisait la dive et avec ses mélodies on oubliait la crise. On pouvait pas se foutre la tête, il ainsi soit il Pas besoin de juger ta jatitude. Sur mes titres, manga Si j'ai les yeux plus gros que le monde C'est que j'ai dû voir ce qu'on vu tous les grands du monde N'est-ce pas J'ai que ma gueule, ma musique et mon style Pour m'en sortir, j'ai dû transmettre ma peine sur mes titres Et mon gars qu'il avait trop de style Et qu'il vendait du révoler Et pour lui personne se faisait pire Pas besoin de quoi j'ai des aditiés La Légende Black avec l'artiste Black M sur Réunion Première. Les experts de Réunion Première 0262 99 2000. Réunion Première. Nous allons les retrouver Vivienne de Saint-Pierre dans quelques minutes. Euh, et puis euh, on a avec nous Alain de La Possession. Rebonjour Alain. Rebonjour oh, Claude. Fabrice bon, et Donc Alors vous souhaitez avoir quelques... Conseil, c'est ça Oui, en fait, en fait, euh, moi, j'ai euh, subi une petite euh, intervention chirurgicale euh, au niveau de mon pied, au niveau de mes orteils l'année mmh. dernière. Ça fait euh, pratiquement un an. Et, et suite à cette euh, intervention, il y a eu une infection qui avait mangé l'os. Bon. Entre temps, l'os a repoussé, mais j'ai toujours mal. Et euh, j'ai fait un IRM. On voit que dans les articulations des orteils, tout est enflammé. C'est blanc partout dedans. Mais comme c'est dans les antennes, on ne peut pas faire d'infiltration. D'accord. Vous voulez voir si, euh, au niveau euh, tisane, si on euh, un moyen pour euh, éradiquer cette, cette information. Tu tisane <rire> ou euh, tisane ou une une, ouais, une ben, solution, ouais, pas, oui, une, oui, une solution oui, oui. ou autre. <rire> ouais. Alors oui, Fabrice, t'es Alors. Euh, euh éradiqué, m'y connais pas, hein, mais en tout cas va bien aider pour euh, pour soulager, pour faire descendre le taux d'inflammation. Euh, ouais. Ma ma est de mélange de trois plantes. Donc euh, si vous la les plantes. Bon, de voir un tisanier midi toujours on a une dame ce marché de nuit euh, le petit marché couvert de sa pas mauvais euh, ouais. et euh, ma conseillère on va mettre un peu de bois d'arnette feuille bois d'rong aussi si euh, feuille bois de kiwi ce genre de choses le feuille qui vit et euh, d'autres mélanges que va faire avec euh, va mélanger va, va, on va prendre ça en décoction on va boire à lit pendant un certain temps le monde va donner ouais. pendant un certain temps et non on va faire ça bien au taux d'inflammation. Après, à côté, Ounana, euh, on est en train de parler Mourung, là, là euh, ça, c'est cette mime-maîtrise, les plantes comme on est en train de dire, mime-maîtrise euh, ce, ce, ce mélange-là. Mais là, ouais. déjà, prendre un peu un peu bois d'arnet prendre tous les soirs un peu, les, les très bons, euh, ouais. euh, va y aide à, à, à enlever l'inflammation. Après, euh, le Mourung, on prend... Vous prends feuille marron là, vous mettez à, oui. euh, à sec dans un coin, et après vous broyez-les. Vous mettez, vous prends un petit cuillère par jour, vous faites sud une cuillère, une cuillère à peu près, une cuillère rasée, vous faites dessus votre plat manger là, où ça manger il, il y a pas le goût, il est pas amer rien, vous faites dessus sud oui. de curry et vous mangez ali Vous mangez ça tous les jours pendant un certain et, temps est et C'est séché comme ça. Oui, tout simplement. Il est phénoménal ce vieux bois là d'accord okay. alors c'est intéressant euh, parce que vous avez posé une question enfin tout à l'heure euh, vous parliez de, de décoction on est d'accord il y a un auditeur qui dit alors c'est quoi la différence Fabrice Témir entre décoction et infusion et alors que ça l'est mieux de demande l'auditeur la point n'est mieux la point n'est pas bon euh, les, les, les, les pas bon c'est que chaque tisane n'a sa façon préparée on a le thé par exemple c'est un, un infusion à chaud on a euh, un plantant manque les très recherchés euh, c'est euh, le bisap euh, l'hibiscus ouais. sénégalis hein alors euh, le carcadé là non euh, carcadé, il y ouais. a pas aussi carcadé non carcadé, ça, ça il retrouve depuis, euh, ouais, euh, ouais. ouais. depuis longtemps la réunion et euh, ça, ça revient ça, ça revient il... sur les marchés alors ça, ouais. on était très étonné. mais la jamais été sur les marchés de la réunion la elle était dans les cours dans, dans les cours et aujourd'hui on trouve du carcadé c'est l'hibiscus alors com comment en fait on C'est le fruit de c'est Non, c'est les fleurs. C'est les, les, les fleurs Les fleurs, les égyptiens, tu utilises ça déjà, hein, au Sénégal, là-bas, oui, euh, sur la côte ouest africaine. Ben, ils boivent ça, Mali, ils boivent ça, euh, pour euh, désaltérer, pour les problèmes de tension, entre autres. Euh, c'est une belle couleur. Une très belle couleur, rouge, très, très rouge, euh, rouge euh, franchement euh, très, oui, bon, très bon en bouche. Il rappelle est... un vous... un peu. Je suis très content qu'on parle de ça, parce que voilà on a parlé de ça il n'y a pas très longtemps. Dumont, il disait que... Alors, Alain, Alain, on oui, oui. l'a entendu oui, oui. parler de, de l'hibiscus, là, le, le carcadé Oui. Ça vous dit quelque chose Oui, je connais. Je connais vous oui. connaissez oui. Voilà, et ça c'est En mon créole, oui, Ouais, sûr. non. Et sauf que on, on en voit de plus en plus. À la Madonna, oui, un autre, un autre, un autre remède dans un instant. Mais juste pour parler carcé. D'ailleurs, on a Monsieur, Madame Huette sur euh, Saint gilles qui, euh, qui, qui plantait un peu ça aussi. Et euh, les très bonnes qualités. Et euh, juste pour dire que ce pied de bois-là, les utilisé depuis le les égyptiens, égyptien longtemps, hein, depuis le temps des pharaons. utilise des, des Déjà, t'es appelé à boisson des pharaons, de, de, oui, en ouais, plus. Ouais. Et La Réunion, t'es utilisé, il fait euh, confiture. Dans la cour, mon ma tante, mon de famille avait ça. Oui, t'es ouais, fait oui. groseille, confiture groseille, t'es appelé ça. Que Mais ça. <rire> il n'a rien à voir avec groseille, il n'a le goût. <rire> t'es fait la gelée avec. Et, et, et donc, euh, bandes Africains, depuis qu'ils arrivent ici, depuis qu'ils euh, sortent dans l'Ouest africain, oui, euh, les Sénégalais, qui arrivent ici, ils la, la rappellent à nous, ça. la rappellent à nous que euh, cette plante-là est bon pour boire. Et il essaie euh, en infusion à froid, Ou, à, en, ou, si. aussi, okay. ou en il peut faire bouillie aussi ou en décoction non, non, non. Euh, alors la différence entre décoction et infusion décoction euh, ou mettez l'herbe dans de l'eau froide ou fait bouillie on appelle décoction à froid décoction ou fait bouillir de l'eau ou mettez un peu de zirbage dedans c'est de de de décoction à chaud décoction à chaud ouais. infusion Infusion, infusion à froid, oui. donc vous prendre l'eau fraîche okay. vous mettez le, le zéabage dedans, vous y infuser, il est infusion à froid, infusion à chaud, vous mettre de l'eau chaude vous mettez le zéabage dedans, il est infusion à chaud donc voilà la différence entre les, les quatre. après euh, pour revenir sur le carcadé euh, c'est un... l'hibiscus, euh, oui l'hibiscus ou sinon le bissap, c'est même affaire. mêmes affaires ouais. mmh. euh, il est euh, très bon pour l'énergie, pour tension et puis il est bon en bouche <rire> Alain, merci beaucoup de votre fidélité à Réunion Première. Oui, très juste vite. pour dire pour Alain aussi. Sinon, ce que peut faire, c'est qu'il prend euh, un, un, il prend un morceau racine, euh, la racine euh, morung, Ou prend ça ou oui. ou broyali, ou y sec oui. un peu. Et puis on oui. prend une petite cuillère, ou mettre dans euh, un verre, euh, ou oui. mettre dans euh, un cuir à café, pardon, dans un litre et demi de l'eau. Ou boire oui. un, un verre deux fois par jour. Ah oui. Et il est très bon pour enlever les inflammations. Alors, on va aller très vite parce qu'il y a du monde au standard de la oui, première. Mais je, je voulais vous dire... Merci C'est moi. bientôt. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Nous sommes sur Saint-Pierre. Vivienne, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous allez bien, Vivienne dire qu'il qu n'y a pas l'attention qui est à 17 ce matin. Oh. Bonjour, l'attention est la à 17 ce matin. Oui, ben, hier soir justement, euh, comme il aime Bren Mourong, il a, a fait mm. un bouillon et m'a mangé. Alors, c est, c est, c est, la brise de l'air, oui. Je la, la, ne pas s'il à un rapport avec... C'est ça, c'est ça. Alors, dans le dans, dans Mourong, là, juste dans le feuille, autant, dans 100 g de feuille, figure-y, en a autant euh, de fer que dans euh, euh, un steak de 200 g. Qu'imaginent à l'énergie qu'il apporte, etc. Et donc tout ça va favoriser fait monter La fermeture de l'attention. Donc voilà. ne soyez pas étonné, Vivienne, que ce matin l'attention la grappe un peu. Si vous la mangez un tableau de mout. Après, oui. après. Euh... On peut Justement, utiliser le même quoi. pied de bois, ou peut utiliser le même pied de bois fait de sandales. Ou va prendre un bâton, euh, souvent oui. on fait en en, en, en carré, souvent en salade. Le, le bâton euh, tend là. Il est comme avez vous fait une salade avec. Mais sinon, on prend un bâton, vous fait bouillir un bâton dans un litre lit de d'eau pendant 5 à 10 minutes. Et après, oui. et après, on prend un litre par jour pendant 2 jours. D'accord. Et vous faites 2 jours, vous arrêtez 2 jours. Vous faites 2 jours, vous arrêtez deux jours. Comment arrêtez deux, deux, deux, deux, deux, arrête deux jours Alors, regarde, si on tension baissé voilà alors ça, ça c'est c'est quelque chose de très très c'est tendance que... à dire autant euh, ah ouais. euh, l'effet fait monter la tension quand on mange aller en bread, Et autant l'autre côté autant l'autre côté il fait descendre la tension alors mana mana, mana ouais. Euh, ouais les euh, vivienne par contre je me suis détail mais je voulais demander est-ce qu'on prend caché en ce moment vivienne non mais refuse catégoriquement de prendre un médicament que ce soit. Voilà, que et que... Ne, ne citez pas de nom de médicament, s'il vous plaît, mais, mais, mais non, refusez mais... catégoriquement, mais ne connaissez pas s'il faut être aussi catégorique que ça, mais il est important de... La en fait, n'est pas tout le temps haut D'accord. Okay. Et comme justement, dernièrement, m'avait été à l'hôpital pour 19 de tension, mmh. voilà. et du coup, on m'a bien expliqué là-bas, comme c'est pas une tension qui est régulièrement haute, mmh. donc, Zotit, conseillé à moi de ne pas prendre un traitement pour l'instant. D'accord. Je euh... suis ma tension tous les deux jours, on va dire. <rire> oui, oui. Sauf que, ben voilà, hier, euh, je sais pas, je pense que si ça a un rapport avec les bras de que m'a mangé, que m'a il, <rire> il peut avoir un rapport. Les, mais elle n'est pas aussi catégorique, mais euh, il peut avoir un rapport. Effectivement. Puis, le, Donc... Surtout, peut-être, euh, Viviane, n'en mangeait pas tant que ça. Réduisez Donc, un petit peu, peu, non que, Parce que, bon, ben, m y, m y pense que les remèdes naturels sont un oui. peu meilleurs. Moi, personnellement... Oui, oui pour euh, les symptômes euh, qu'on a, qu a habituellement, enfin, tension des trucs comme ce ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre un, un gousselail, mettre dans un verre de l'eau euh, tiède, oui. euh, après, ou boire euh, un verre de l'eau, tout euh, Tous les soirs, à jeun euh, et le lendemain matin, euh, ou prend, un lit, prend un lit le soir, mais le lendemain, ou prend un verre à jeun aussi. Contre rhumatisme là, contre les problèmes articulaires aussi, ça l'est très bon aussi, D'accord. Euh, une gousse d'ail dans l'eau tiède le soir Le soir et où boit lit le matin à jeun. Le matin à jeune mais ouais. l'eau froide ou l'eau tiède toujours Non, il y a fini, euh, il y a fini euh, infusé. D'accord, il a l'influ dedans. Merci Viviane. C'est moi. Merci moi. Bonne journée. Merci Viviane. à vous. Et merci. Viviane du Tampon, du Duport qui patiente au standard de Réunion Première. 8h, 10h. Allô première, Claude Montanet. Fabrice Temir est le spécialiste, l'expert en plantes médicinales. Merci euh, merci d'être avec nous. Et puis alors, c'est vrai que les, les, les Réunionnais, les, les Réunionnais, les très attachés aux plantes médicinales. Ouais, ouais. Ça a toujours été le cas. Bah, tout deux, monde, ah. tout en train de en faire, est-ce que le monde na, dans votre couet, etc. Mais crois ouais. que euh, ça tenait un bout de la cour, ça tenait un pot dans son cours. Généralement, il est un peu citronnel, un peu cannelle. Il doit trouver un pied, un pied bien joint des fois, etc. etc. Donc, D'autant plus qu'il revient. Il revient. Pendant un temps, nous l'avait mis ça de côté, parce que ça, c'est une affaire grave c'est une affaire ancien, donc il euh, n'est pas intéressant. Mais nous l'entendons revenir de plus en plus, et même cette décroire pas, euh, l'entraîne d'interroger à de beaucoup. Mais il pense par exemple aux pharmacie, aujourd'hui, on trouve même des plantes médicinales C'est ça, c'est ça. Est non, ça. Ouais, bah, elle, même est les médecins... en train de changer. Les, ouais. les médecins, d'ailleurs, ils disent bonjour docteur Penchong <rire> du port. Voilà. Même <rire> les médecins qui euh, ils viennent, viennent redisannant, effectivement. Sylviane, du temps pour être avec nous. Bonjour Sylviane Bonjour. Alors, Bonjour, vous êtes de, du Tampon ou de Saint-Paul Saint Saint-Paul. Saint-Paul. Moi, je sais pas comment on me dit tout le temps. Je suis du Tampon, donc j'habite jamais un petit Tampon. D'accord. Non, non, mais c'est une erreur informatique. Euh, Sylviane. Alors, c'est pour parler des, des breads hein, c'est ça Oui, voilà. Pour, euh, pour parler du morung. Mm -hmm. euh, moi, je sais que depuis jeune, on nous en mangeait parce que c'est pas seulement un curry l'ambusée, c'est un c'est un brede créole, quoi. Et bien sûr. Moi, d'accord avec vous. Moi, d'accord avec vous. Donc. Euh, C'est un break, euh, faut pas trop manger parce que la tension est faible. Il y a ça fait descendre. Ça aussi faut dire. Alors justement, <rire> brice, tu Il peut faire monter comme il peut faire descendre. Si vous mange, voilà. si, si vous prenez un lit, vous un lit là, sur le cou là, il va faire monter. Mais si vous mangez trop, il va faire descendre effectivement. Voilà. Il peut être sur les deux. Je, les je mange fait. ça tout le temps et la tension, ça, ça aussi faut faire, faut dire parce que. Parce que aux tensions des formes, j'ai des professeurs, mais souvent trop souvent on qui sont nets. Moi, je d'accord. Moi, je d'accord avec vous. Mais alors, moi, on j'ai une autre question à poser. Oui, Sylviane. Euh, C'est que euh, on a une blessure sur, sur sur mon front depuis 2012 qui dirige pas. Oui. Et quoi, il peut faire Alors, euh, le blessure, elle est due à quoi Les comment le blessure, c'est-à-dire, elle est due à, elle est dû à, est, ou à gratter, euh, la gratter Ma copine branche les elle a renier la base de la tête. D'accord. La... Ah <sut> ah ah ah ah ah et, et la plaie est ouverte Elle était ouverte, mais là elle est fermée. Mais il guérit pas quand même, quoi. Quand on dit guérit pas, est-ce que il saigne Est-ce qu'il fait du pus Des fois, oui. Non, non. Des fois, il saigne. Des fois, mais il fait les un une Oui, mais parce que parce que peut-être, c'est il saigne parce que ou gratte à lui certainement. C'est que voilà, voilà, voilà, parce que les démangeaux, il gratte, il gratte. Alors. Est que, là, ce que m'a conseillé, aussi, on va prendre un, un morceau là à l'Ouest, là, un feuillet à l'Ouest, où va enlever la peau dessus. Fait... Comment on la fait Comment on la fait Bah, fait, m'a, fille... ma, fez... ma... ma krasse... fait, hmm, Avec les feuilles avec, avec, la... avec, avec la peau toute ou la crase avec la peau euh, avec la peau, et s'en a pour rien. D'accord. Là, que... alors, on va faire, on va faire ça après nous voir. Déjà, on va prendre un peu. Euh Est-ce que tu trouves vite toi de Col -col. Oui oui, mon cas, Ça c'est c'est mauvaise herbe ça. C'est euh, euh, comment ah, il y, y, y a pas, pas les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes qu'on est dans la cour qui dérange à nous. C'est ça qui est mauvaise <rire> herbe. Mais sinon tu herbe dans son utilité. Alors voilà. on va prendre on va prendre ça. On va prendre euh, on va arracher le pied euh, avec la racine toute. On va ouais. crase un lier un peu et on va faire un cataplasme dessus. On va prendre euh, partie euh, ou fait un cataplasme dessus. On fait ça. Euh, euh, tous les deux, jours, plus ou moins, vous fait, fait une journée, on arrête une journée, vous fait une journée, on arrête une journée, et on fait ça pendant une semaine, et après, on tient au courant. Voilà, Sylviane. Voilà. Euh, par oui. contre, on la donne, euh, non, Madame Huet, Monsieur Huette, Saint-Gilles, Euh, Est-ce qu'on peut avoir les coordonnées de chacun Il ne peut pas donner aux autres. Il ne peut pas donner aux autres. malheureusement. Il y a la règle, on évite de, voilà. de demander des, des numéros de téléphone dans l'émission, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été Merci. avec Merci nous sur heure. la première. 02-62-99-2000. Fabrice Temira et Tisanier, il répond à toutes les questions jusqu'à 10h. Vous pouvez nous en laisser par SMS au 06-92-608-335. 8h, 10h. Allô première, Claude Montané. Il y a Annie de Champfleury qui nous dit « J'ai découvert dans un documentaire à la télé que les racines, parce que nous étions en train de parler du morong tout à mmh. l'heure Fabrice Temir, mmh. que les racines du morong avaient la propriété de filtrer l'eau de la rendre donc potable. En fait, c'est pas les racines. Euh, c'est ce que et, nous dit Annie, elle a, Annie vu, un, bon elle a vu un reportage euh, à la télévision. En fait, c'est les, les graines. Euh, la, pour la petite anecdote, hein, le, la légende, il dit que bon, les Européens la débarquent en Afrique là-bas, et je pas vu de l'eau, euh, que l'été très très très très très très ça les animaux t'es fait zone d'éjection etc tout dedans et il avait un village t'es bois ce leau là et de tu t'es tombé pas malade de où t'es en bonne santé et de l'autre t'es plus ou moins clair t'es clair et ça t'a analysé donc l'europe y analyse il fait le côté scientifique de la chose l'europe ou l'occident et donc du coup ça t'a rendu autres compte que avait pointe de bactéries dedans il avait plein de microbes et c'est là que ça t'a rendu zone compte qu'il avait un pied mourou un côté les graines t'ont dedans alors en fait, si nous verrons un, un, un lot clair, nous de l'eau, les salles dans la cour par exemple, et nous voulons que l'eau est claire avec la microbe dedans, pour un demi-litre d'eau, il faut prendre à peu près 10 graines, craser, broyer, ouais. mettre dedans, laisser à peu près 30 minutes, et tous les dépôts de ce lot-là que les sales vont oui. le font, fond Et de l'eau claire va rester en l'air, et ce lot-là est très très très très propre. A vieux amateur de poisson, bassin poisson, voilà ça comme ça, <rire> c'est merveilleux, <rire> exceptionnel. U Luxem, Alors, de, je, oui, mais vous voulez apporter quelques informations par rapport au mon mais après, ouais. avoir, après. Bien avoir sûr, on, on a Luxem. le temps euh, devant nous, mais il y a, comme il y a du monde au standard. Okay. Euh, Luxembourg du port. Bonjour Luxembourg. Bonjour oui. Bonjour, Bonjour. Luxembourg. Euh, voilà, moi il m'appelle euh, pour un euh, petit problème de remontée gastrique hein, depuis un petit moment. D'accord. Ok. Donc euh, c'est un truc qui traîne depuis 3-4 mois, même voire plus. Hein. On va finir avoir mmh. un docteur toute, d'un moins des médicaments, effectivement, euh, ils bloquent l'acide la gastrique, mais dans y en a même toujours des de informations euh, qui remontent dans la gorge, qui remontent euh, dans, dans l'œsophage quoi. D'accord. On euh, pourrait et... savoir avec qui c'était mieux Qu Est-ce qu'il pourrait prendre en termes de pilules, derrière ça Qu'est-ce que ça, docteur, la diarrhée amène ce remonté gastrique-là Est-ce que c'est euh, le stress, la fatigue Ah voilà, la diarrhée, c'est stress. Euh, ouais, d'accord. Ou euh... Donc, on voit. Euh, bah, ce, que, ce que l'important, excusez-moi, Claude. Ouais. Ce que l'important, c'est que on soigne la chose dans sa globalité. C'est-à-dire, si vous ne soigne pas votre problème de stress avec ou voit pas poser par le doigt dessus, euh, il va revenir. En attendant, là, ce que mille peut conseiller à vous. Euh, euh, non, c'est pas ça. C'est Luxon il se stresse haut comme ça. Mal à l'envie de dire la ville est belle. Regarde, là, là, à côté, regarde où ça où il <rires> est là, le port. Regarde le soleil. Regarde le soleil. Regarde le soleil. Comment il pète là. Regarde comment euh, euh... regarde, oui. comment ça il regarde. Ah, oui oui il sourit à ah, haut là. Et où dans où dans en ce moment là Luxon. Oui, ce côté-là pas un problème. Pas un problème. D'accord. Ok. M'a fini fait complètement encore des examens approfondis. D'accord. Oui, non, mais... Mais bon, il n'y a rien, ça il faut, il, Comme il dit, il faut régler son le problème dans sa globalité. En attendant, là, pour le problème gastrique, là, euh, le, les feuilles de Zambaville, les très bons, mais pour moi, là, encore meilleur, c'est les feuilles de, du bois de saule les feuilles, hein, pas, pas le, le bois, etc., les feuilles. Après, oui, euh, ouais, ouais. après on peut prendre euh, Mourung, encore une fois, mais on revient là-dessus, mmh. on va prendre euh, une petite cuillère, on va prendre une petite cuillère Mourung, là, hein, euh, les feuilles... Euh, broyé euh, sec ou sinon on va prendre un poignée dans la main euh, feuille verte on va faire bouillir et on va prendre un dans un litre et demi de l'eau on va faire bouillir jusqu'à un litre et on va boire un litre par jour pendant cinq jours d'accord les feuilles vertes cinq jours vert. pendant, pendant cinq feuilles jours feuilles, à... les feuilles les feuilles vertes hein ouais, ouais, feuilles vertes d'accord d'accord pendant cinq jours ouais. euh, est-ce qu'on a un problème tension euh, non mes tensions étaient à 12 et 13 treize ça. ça va je pense que D'accord. Oh ouais, Douze treize. Ok. Ok. Euh, allez sur un demi. Euh, allez sur un demi litre plutôt. Un demi litre ouais, tout. Ouais, ouais. Par jour. Par jour. Luxan, merci. Un demi litre ou deux. Merci à, peu près, merci deux, à deux, vous. Merci à vous. Et puis euh, évitez d'être. Euh, essaye ouais. pas, Ali. Ouais. Essaye pas, Ali. Voilà. Et puis alors surtout, oublie un peu le stress. Bah ils pense pas que mon stress, parce que bon, ils mangent bien. Non. Oui, mais c'est ce qu'il faut pour me faire du sport, mais c'est... Euh non, euh, mais euh, mais Je ne pense pas que c'est ça. Est-ce que est-ce que autour de lui dit où vous les stressez, où vous les fatiguez, stressez Votre famille dit où ça Par contre, ouais, Enfin, la D pratique, ça, ça se change, après, Souvent, ouais. souvent, c'est de nous-toi qui voit plus que nous les stressés. C'est pas parce ne que vous, vous faites du, du sport, etc. Euh, c'est peut-être parfois dans la tête qu'on est un peu, euh, un petit peu à côté, etc. Ça va pas très bien, ouais. donc le stress. Voilà. Prends un peu verveine le soir. Prends un petit, un, un petit, euh, un tasse verveine le soir. Relâche des contrats avant de manger mmh. comme un thé. Relâche un peu le corps ou bien euh, mélange avec un petit peu romarin, va, va relâcher. D'accord, le il fait ça, le, le, le, le, le, le, le les failles de Murong et Everbell. Lucien, nous t'est très content d'entendre aujourd'hui matin bah, sur le premier. Moi aussi, merci de, de, de, de vos conseils. À bon. <rire> bientôt. Oh. Et à bientôt. À bientôt. Oh. Il est 10 h malcar. Nous irons retrouver Hélène de Saint-Joseph. Juste, hein? oui, juste, juste. dire euh, quelques éléments par rapport à Murong à les apporter. Première. 10h midi, c'est encore mieux en première, le rire avec Radio Nomella, le cinéma, n'est jamais ressenti autant. avec vos petites annonces, les nouveautés sur les étals de nos bazardiers pays, les prix, les tendances et surtout le jeu du panique gardien, c'est encore mieux en première, 10h midi, Lionel Olivier, sur Réunion Première, 8h, 10h, Allô Première Claude Montané. Alors, ce message de Lucie qui nous dit, coïncidence, hier, à la casse-bâton-moron que Karim un cari, la rate le début de l'émission, tout à l'heure. <rire> Alors, elle nous pose la question pourquoi pourquoi les bons se plantent miracle, s'il vous plaît, ah, Fabrice Temilla. Et en plus, on va profiter pour décliner un peu tout voilà. ça. Il hein. tombe très bien. Euh, C'est un anti-inflammatoire euh, naturel très puissant. C'est un antimicrobien un antibactérien un antifongicide euh, fongique, pardon, contre les champignons, Uh quand tes toxines. Dans le camp, euh, les, les batailles contre la cécité, à un moment où il devient aveugle, les batailles contre ça, il est riche en vitamine C, en protéines, quatre euh, fois plus que dans le lait par exemple, 7 fois plus de potassium que dans le banane, le zinc n'en a dedans, deux fois plus de fergue dans les épinards, et autant d'un steak de 200 grammes, euh, plus 100 grammes de morong, les batailles contre le VIH, contre le sida, euh, Il équilibre le niveau de sucre dans le sang par exemple, Antioxydants, euh, donc ils luttent contre le vieillissement entre autres de euh, la peau, etc. Ils euh, augmente Au ténèrgie d'ailleurs par rapport à ça, euh, un moon que l'on a un problème de libido masculine ou féminine, il est très bon. Euh, il, euh, il est bon pour la, la digestion. Il aiguise la capacité mentale et de concentration par exemple entre autres. Euh, il aide pour dormir. Euh, un moon que les diabétiques, il est très bon. Mmh. Euh, contre l'hépatite A, il est très bon aussi. Contre euh, la malnutrition. Avec cette plante, il peut, il considère qu'il peut éliminer la famine dans le monde, par exemple, mmh. juste avec cette plante. Il ah. euh, Nous peut passer encore des heures pour cause comme euh... ça dessus contre le cholestérol, par exemple. Euh cardio les problèmes de cardiovasculaires les problèmes de circulation mauvaise circulation euh, les il donne à haute des fibes beaucoup de fibres contre les toxines on l'a dit tout à l'heure là euh, pour la perdre le poids etc tu une heure de pas assez pour en causer. Claude Marodon que ouais. vous connaissez Fabrice Damien ouais. Claude Marodon qui euh, travaille aussi avec André Maurice, ici chez nous ah. à Réunion première le, le week-end Claude Marodon qui dit donc puisque c'est aussi euh, le, le président de la plamédome donc euh, l'association pour les plantes médicinales il nous dit attention qui vit Abortif. Vous pouvez nous expliquer. Et puis après, oui. les racines morung contiennent en fait de l'alcaloïde spiraquin. Voilà, si je dis pas de trop de bêtises, paralysant les nerfs. Voilà, boisto bloque l'intestin. Donc prudence. Il dit, il faut être euh, enfin, de manière modérée. Alors. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre n'importe comment, Claude. Il faut pas prendre n'importe comment, euh, il prendre comment et, et, et toujours consulter un tisanier pour ce genre de d'utilisation euh, par rapport à ces plantes-là et pas à l'effet euh, n'importe comment, n'importe quoi. Le plus important, me dit toujours, les le plus important de savoir pourquoi ça, cinq pied de bois, les pas bon avant de connaître pour que ça il bon. Bien sûr. que ça, il ouais. ça fait comme dégâts avant de connaître pour que ça il ça fait comme euh, soulagement euh, pour revenir sur euh, le bois de kiwi le, les feuilles de kiwi les euh, la tisane une femme enceinte Une, un, un, un, un, un Madame que l'on voit de famille, comme dirait aux histoires, m'y déconseille de prendre la tisane oui. n'importe comment. Non. On aurait seulement euh, deux ou trois tisanes que m'y pourrait euh, uh, conseiller. Uh, uh. C'est pour mauvaise euh, la jambe euh, qui enflent, par exemple, euh, qui gonfle, euh, racine raquette ou ba mai. Et à la rigueur, un petit peu liane d'olive, un petit peu. Mais euh, pareil, il faut savoir prendre et pas aller prendre un peu bar boire bien comme sûr, ça, parce que y en a des bons. Donc bien. il faut savoir comment prendre. Bien voilà. se, se renseigner. Ouais. Alors on a au standard de, de Réunion Première, c'est Hélène de, de Saint-Joseph. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Euh, dans un premier temps, je voudrais vraiment remercier euh, Réunion Première d'aborder aborder les thématiques comme ça qui euh, bien, en fait on, je représente l'association Très Life et nous on porte vraiment ce genre de de, de projet parce que euh, on est vraiment dans une campagne de soutien des acteurs locaux de Lille et un grand merci à Monsieur euh, Marandon pour euh, pour tous ces échanges qui sont des richesses de Lille des richesses culturelles et si euh, j'appelle aujourd'hui en fait c'est parce que euh, notre association organise le premier sommet de l'alimentation et du bien-être euh, à la fin de l'année euh, Euh, oui, dans le sud ouais. de l'île, justement pour soutenir et promouvoir euh, tous ces producteurs, agriculteurs, tisaniers, familles qui se tournent vers les plantes, qui se tournent vers une alimentation saine. Et, euh, et voilà, on essaye de monter tout un grand réseau pour permettre justement la mise en place d'ateliers euh, autour des plantes sur toute l'île pour euh, que ce soit accessible au plus grand nombre. Euh, parce que c'est quelque chose qui se perd, comme disait M. Marandon. Et, euh, et les Gramounes, ils ont plein de choses à, à partager. Et malheureusement, la nouvelle génération est un peu trop occupée avec cette nouvelle technologie. Et on, on essaye vraiment, au travers de, de cet événement, de créer un, une interaction et de, de ressouder les familles autour de, de quelque chose qui est très important, qui est l'alimentation, la santé, le bien-être... Et, euh, et voilà, Et je voulais vraiment remercier la radio de, de passer des informations comme ça. Il faut qu'il y ait de plus en plus de, de ce genre d'initiatives. Et, euh, et voilà. Alors, Hélène euh, de, de Saint-Joseph, l'association s'appelle Tree of Life, c'est ça euh, Claude Maraudon de la Plémédome nous a un petit message dans l'émission, mais celui qui est avec moi en studio, je salue Claude Maraudon, évidemment, euh, on oui. se connaît depuis très longtemps, celui qui est avec moi en studio, c'est Fabrice Temir qui est tisanier. Donc euh, voilà, oui. il, a, bon il, a, il a bien écouté votre message, vous êtes d'accord avec Hélène ah, oui, que ah, oui, non, oui. Oui, Donc il faut aller peut-être dans ce sens dans, dans les, les prochaines années. Bah, la tradition, il faut militer, euh, il faut de batailler plus en plus pour tenir. Non. Avec tout ce qui arrive de, de, dehors, euh, la tradition là, les difficile de de, de fait tenir les deux bouts. Donc plus Nanmoun il bataille pour ça, il fait il essaie de mettre avec pour pour faire tenir la tradition, mieux il vaut. Après, euh, un n'y empêche pas l'autre, mais euh, l'important que Nanmoun va y mettra en place des actions pour euh, faire le lien pour faire le lien oui. Euh, oui. parce que euh, comme Hélène disait dans les familles période parce que ben la grand mère le grand père elle ouais, pas ouais. l'a pas cru bon partager à un moment donné ou sinon la le transmission la transmission connaissances et, ou sinon le mari non. dit même il dit, ah ça n'a fait grand ça n'a fait longtemps ça y intéresse pas nous il a eu ça aussi comme euh, comme problème oui, oui. donc voilà merci Hélène en tout cas Ben merci à vous et puis ben, je vous invite. Je fais vraiment un appel à toute la population à venir vraiment à notre rencontre. C'est ouais. quand ça On met en place des actions. C'est au mois de. C'est au, de... au mois de novembre. C'est au mois de novembre. Et Hélène, oui, Hélène, pour mes, mes collègues journalistes et oui. donc pour mes autres collègues en, en radio, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir votre numéro de téléphone. Alors vous allez euh, le donner en fait ce numéro à Brandon qui était au standard de, de réunion Première. Voilà. Merci ouais. beaucoup parce que je pense que. La action que vous menez, euh, mérite en... enfin, ça mérite que, que, que les gens donc soient bien au courant de ce qui se passe Oui, mais en fait, vous savez, il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui font plein de choses à leur échelle, c'est ce qu'il faut, ouais. il faut continuer, mais notre rôle c'est de rassembler toutes ces personnes-là pour que vraiment, euh, de, de parole, on passe euh, aux actions, parce que concrètement, la Réunion n'a pas d'option B. Si demain, il euh, y a une grève de limport export on est euh, clairement est vrai, en alerte ça, rouge, ouais. alors qu'il y a une richesse sur cette île qui est complètement extraordinaire et qui n'est pas exploité malheureusement à 100%. Donc Par voilà, marrant. en tout cas, continuez chacun à agir au sein de vos familles, avec vos, vos amis, vos voisins, c'est ce qu'il faut faire. Et n'hésitez pas à vous rassembler. Parmi ça, le bois de Mourung, comme vous, vous le Pierre Mourung. Mourung. Vous, avez, vous avez un super discours, Hélène. Merci. Euh, on, fait, on fait comme je, ça je... Je, je soutiens ce que, ce que ouais. tout le monde me dit et je, je ne suis que le reflet finalement de toutes ces familles et le porte-parole de toutes ces familles. Je, je regarde à travers la vitre, Brandon Si on peut récupérer le numéro de téléphone de, de Hélène. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au à bientôt sur Réunion Première. Alors, euh, il y a aussi la, la réaction de Marie qui dit ⁇ J'adore les tisanes. Actuellement, je prends du romarin, citron, à cette période froide. C'est bon le, le romarin, le citron, ça va Oui. Ouais. C'est un citron. Marie il peut, prendre, il peut prendre un petit-un ce soir. Mais... Euh... C'est pas ça va, va agir plus sur la grippe pour, pour, pour, pour prévenir la grippe. Hein. Citron est bon aussi, hein. mais euh, pour vitamine C. Donc, il va renforcer le corps, il va aider le corps à, à avoir plus d'énergie, plus de vitamines. Donc, euh, dans ce sens, ça est bon, effectivement. Alors autre chose à dire sur le, le morong Parce que c'est vrai que les auditeurs ah, pas, euh, Sont en train ça. de confirmer Que c'est la plante magique Ah c'est la plante excellence. Euh, c'est la plante par excellence, excellence. Aujourd'hui la pointe de plante euh, Référencée dans le monde Que oui pardon la de plante euh, référencée euh, dans le monde qu'il dépasse celle-là concernant euh, le, le, les protéines par exemple oui. c'est ça qui n'a plus de protéines euh, en termes de plantes aujourd'hui lui-même il, il est plus il bat toute bonne euh, légumes il peut avoir sur le marché. Il est au-dessus de tout, toi, <rire> effectivement, en termes de, de richesse. Fabrice Thémy, merci beaucoup d'avoir été avec merci. nous ce matin. C'est toujours un plaisir. Merci. Les auditeurs réagissent vraiment euh, lorsqu'il s'agit de, de parler de plantes médicinales. Merci pour ça, t'y moi aussi. A très bientôt bientôt à très bientôt sur la première. Au plaisir. 8h, 10h, Allô Première, Claude Montané. Nous sommes sur Brapanon, Priskan nous attend au téléphone. Faites-le plein de saveurs, en direct du marché, avec Espace Fraîcheur. Prisca, bonjour Bonjour Thaude, et bienvenue sur Brapanon, c'est jour de marché. Alors ici, il fait beau par contre, le vent, Ouh là là, il y a beaucoup de vent ici. Bonjour, alors je suis avec, euh, rappelez-moi votre prénom s'il vous plaît. Jean-René, alors Jean-René c'est un spécialiste de la de la tisane pays, puisqu'ils vendent la tisane ici sur le marché foreign. Vous êtes un tisaneur et Guérisseur. Guérisseur, c'est quoi ça de, Je fais des pas irrationnelles, c'est des gratuits. Ah, d'accord. Je connais déjà qu'ils ont fait des expériences. Oui. Et Bouchaouais, je travaille ces bien. D'accord. Donc vous faites des séances euh, gratuit, hein. à titre gratuit, hein. on précise quand même. Alors qu'est-ce qu'il y a dans, dans ce grand bol-là je, je sais que vous êtes en même temps en train de tenir le parasol parce qu'il y a beaucoup vos... de vent. C'est quoi ça, ces feuilles La plante s'appelle la tombeau, la vente blanche. Oui. C'est-à-dire que c'est une plante qui est vraiment efficace pour les gens qui ont un problème. Euh... Bah, ça mémorise la mémoire, mm -hmm. ça enlève stress. On a un problème de mémorisation Voilà. Oui. Euh, Comment on boit ça Un matin, un vers le soir, pendant 7 jours. D'accord. Ah Et oui. là, vous étiez en train Elles sont fraîches, là, les, les, les préparer, feuilles de toute façon. Ouais. Je coupe un petit morceau pour préparer pour oui. la dose du cuillère. D'accord. Et là, dans la tente, il y a quoi C'est le bois malboux. Son nos scientifique c'est Nizya mm -hmm. et Il est bon pour la la et douleur. Alors Jean René, je vois que vous avez pas mal de préparations ici euh, euh, qui sont en sachet. Alors par exemple là j'ai celui-là, il est écrit euh, les bons pour la diabète. Ici diabète, constipation, c'est quoi Le bois de mur, Le diabète c'est pour le bois de mur, Ça, c'est un régulateur sur la, la pancréate. Ça renouvelle la membrane de la pancréate oui. et la pancréate continue à brûler la glycémie. D'accord. Et vous faites tous les marchés de la Réunion, Jean-René je les marchés de la Réunion et je fais toutes les fêtes de, de la Réunion. Ok. Bah merci, merci euh, de nous avoir accordé cette interview parce que ce n'est pas évident de parler dans le micro, de servir euh, les, les clients et en même temps de tenir le parasol. Alors qu'est-ce que vous voulez me montrer Je vais, pas, je vais pas changer de la l'APMEDOM, de l'Association de Saint-Denis. D'accord. Vous, vous faites partie de cette association de, association de l'Association de l'APMEDOM. Je pense qu'il qu connaît cette association, hein, Claude. Alors Claude, on va réactiver le mot de passe puisqu'il y a un beau panier garni à gagner dans un instant sur Réunion Première. Si vous êtes du côté de Brapanon, sur le marché forain, alors le marché forain se situe juste en face de la mairie, venez nous rejoindre avec ce mot de passe. Le mot de passe, c'est cookies à la dacatine ou au Goyavier. Alors pourquoi cookies à la dacatine Parce que nous avons rencontré une pâtissière, euh, une pâtissière sur le marché forain et qui vous offre la possibilité de goûter à ces miniardises en direct sur le marché forain de Brapanon. On vous attend avec ce mot de passe. Cookies, euh, fourrés à la Dakatine ou au Goyavier. Allez, bonne chance et Alors, merci Jean-René. Oui, je, je, je, merci Prisca. Alors je voudrais quand même saluer un, un, un pâtissier avec un grand talent. Il s'appelle Vincent McCarthy. Il propose, vous savez quoi, mmh. l'éclair à la Dakatine. Ah, ça c'est bon hein Ouais. C'est vrai on que, que ça, ça peut ça peut surprendre comme ça les en disant ouais. attends parce qu'on ouais. imagine la dacatine comme le rougail etc comment ça pourrait aller en pâtisserie sauf ouais. que c'est juste un régal presque ça tombait par terre vraiment moi j'ai goûté là le cookies à la dacatine il ouais. euh, y a pas de piment hein, dans, on est d'accord c'est juste euh, la, la cacahuète hein, que vous avez le, le goût de la dacatine c'est excellent et c'est d'ailleurs dans le panier garni Euh, notre pâtissière vous vous offre euh, ce, ce délicieux euh, gâteau euh, à déguster sans modération avec réunion première. Merci, Prisca, à tout à l'heure. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Dionel Olivier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à toutes et à tous. C'est encore mieux en première. Dans quelques secondes, après le journal de France Info, avec les petites annonces, les places de cinéma à gagner, et à 11h20, Songsori spécial, Michael Jackson. Prenez de connoter, voici les pronostics typiques de Pascal Maillot. Nous sommes sur les programmes de Vichy pour le prix Centre-France-La Montagne, avec 18 partants sur 3525 mètres. Le bon temps de la tirolière, 4 950 000 euros. Le 5. Vous avez le 8, le 14, 18, 12, 17, l'As et le 6. Je vous les redonne. Le 5, le 8, 14, 18, 12, 17, l'As, le 6 et en cas de non partant, c'est le numéro 3. Le quintet d'hier, il fallait jouer le 14, le 4, ensuite le 7, Le 2, le 18 et le numéro plus, le 1739. Il est 10h sur la première, voici le journal de France Info. Bonjour. Bonjour. Des olives noircies artificiellement, des clémentines vertes qui deviennent oranges comme par magie. Et si ces fruits que nous mangeons étaient trop beaux pour être vrais Le magazine 60 millions de consommateurs révèle les petits trafics des industriels de l'agroalimentaire. Dans ce journal aussi, l'action des opposants à la loi travail ce matin à Rungis. Ils ont brièvement perturbé l'accès au marché international. Pendant ce temps, les ordures s'entassent dans certains quartiers de la capitale. C'est l'une des conséquences de ce conflit social La mairie de Paris craint pour l'image de la ville à la veille de l'Euro de football. Et eh oui, le match d'ouverture France-Roumanie, ça ne vous a pas échappé, c'est demain. Présentation dans le journal de ce qu'on appelle un taulier du vessière, Patrice Evra. France Info. Des aliments trafiqués pour nous donner envie de les acheter. C'est l'enquête à la une ce matin, enquête de 60 millions de consommateurs. Le magazine nous révèle les petites combines des professionnels de l'agroalimentaire pour rendre les produits plus beaux, plus attrayants, Jugez plus tôt. Prenons par exemple une olive, une clémentine et un œuf, Et voyons avec vous, Dominique Loriou comment le consommateur est parfois trompé sur la marchandise. L'été arrive, les apéros aussi, et les olives noires, du moins en apparence, car pour gagner du temps, certains producteurs les récoltent vertes, laissant aux transformateurs le soin de les noircir artificiellement. Adeline Trégouette, de 60 millions de consommateurs. Les industriels les plongent dans une énorme cuve avec de la saumure et également injectent massivement de l'air pour oxyder les olives. Donc, elles Elles vont devenir noires et pour fixer cette couleur, ils vont même ajouter un additif qui s'appelle du gluconate de fer, donc c'est du E579. Ça va donner aux olives vraiment un aspect lisse, ébène, uniforme. Autre tour de passe-passe, cette fois il concerne les clémentines, là aussi la plupart sont cueillies vertes. Mais il y a un truc pour les faire passer à l'orange. Les producteurs vont les mettre dans une chambre où ils vont injecter un gaz à base d'éthylène qui va accélérer la maturité des fruits et les rendre complètement orange. Et ce n'est pas fini. Le jaune d'œuf n'échappe pas à la coloration. Certains intègrent à l'alimentation de leur poule une molécule, la cantaxantine, qui va donner au jaune une couleur intense, ce qui pour de nombreux consommateurs est synonyme de meilleure qualité. Bien sûr, c'est faux. D'ailleurs, ce colorant de synthèse est interdit pour les Les bio et la belle rouge. Cette enquête intitulée « Agroalimentaire vérités et mensonges » est donc à retrouver en kiosque ce matin dans le dernier hors-série de 60 millions de consommateurs. Nous parlions de fruits et légumes, prenons la direction du plus grand marché de produits agricoles du monde, Rungis, au sud de Paris. C'est là que plusieurs centaines d'opposants à la loi travail ont manifesté ce matin pendant quelques heures, Cécilia Arbona. La ruche de Ringis, avec son balai incessant de poids lourds et de camions frigorifiques a été légèrement ralenti par des militants de la CGT agitant des drapeaux rouges, comme David. Là, il n'y a que des camarades interprofessionnels, publics, privés, des territoriaux, de la santé, de l'éducation. À nous de leur montrer qu'on résiste, qu'on peut bloquer l'économie du pays pour faire ce gouvernement et le patronat. Vers 6h, exaspérés de patienter en file indienne au volant de leur camionnette, deux chauffeurs-livreurs ont tenté de forcer les barrages de palettes de bois et de poubelles renversées l'un d'eux a reçu un coup de poing en pleine figure à travers la vitre baissée de sa portière. On On, recule, on Mais -nous passer, tu nous passer. Épaulé par un service de sécurité impeccable, de la CGT très pro, très efficace, le directeur de Ringis, Dominique Batani, a réussi à faire revenir le calme avant l'arrivée des CRS. Donc, venir sur le marché entre 3h et 6h30, c'est sûr que c'est des bonheurs pour effectivement euh, voilà, avoir un écho euh, sur le marché. Ça a été le, le blocage d'un péage pendant 4 heures et de deux ronds-points de ronds stratégiques qui ont perturbé la circulation, bien sûr, et sans doute un petit peu le fonctionnement de certaines entreprises, mais encore une fois, ce n'est pas le marché d'origine qui a été bloqué. Et le cortège de la CGT s'est rapidement dispersé. Chacun est retourné à sa voiture sur la Nationale 7. Cécilia Arbona avec Jean-Pierre Pernel à Rungis. Merci beaucoup. C'est l'une des autres conséquences de cette mobilisation contre la loi travail. Les poubelles s'amoncellent sur les trottoirs de plusieurs quartiers de Paris. De nombreux éboueurs et chauffeurs de camion bennes sont en grève. La mairie de Paris va redéployer son dispositif de collecte des ordures pour tenter d'offrir une meilleure image de la capitale aux touristes qui arrivent pour l'euro. Blocage aussi à Fosse-sur-Mer de l'incinérateur qui traite les ordures ménagères de Marseille et de deux autres sites en Ariège. En revanche, la collecte et le traitement des ordures reprend à Saint-Étienne, à la SNCF. La grève a été reconduite hier par les assemblées générales de cheminots. Le trafic est perturbé pour le neuvième jour de suite, même si ça s'améliore un peu pour le TGV avec 8 trains sur 10. 8h05 sur France Info et ce discours qualifié de fondateur par les partisans de Nicolas Sarkozy. Le président du parti les Répé à bonnetre, toujours pas officiellement candidat, le discours prononcé hier à Saint-André-les-Lilles dans le Nord avait effectivement de furieuses allures de lancement de campagne. Et il ne laisse pas de doute sur ce qui sera l'axe principal de cette campagne, l'identité nationale. Yannick Falt. Nicolas Sarkozy affiche ses soutiens. Une quarantaine de parlementaires sont du déplacement, dont le député du Nord, Marc-Philippe Dobresse. Nous attendons un discours fondateur de celui pour qui nous serions prêts à décrocher la Lune, Nicolas Sarkozy oui. Identité nationale, racine chrétienne de la France, immigration, communautarisme. Nicolas Sarkozy reprend ses thèmes de 2007 et 2012 en insistant sur la perte d'autorité de l'État. Même constat, même origine pour l'ancien président, mai 68. Quand des jeunes gens écrivaient sur les murs de Paris, il est interdit d'interdire... « Jouissons sans entrave, ici, à commencer à germer le désastre. » La nouveauté, c'est le lien avec la situation actuelle. Nicolas Sarkozy dénonce la tyrannie des minorités qui bloquent le pays, minorités intellectuelles, mais aussi syndicales. « Le peuple veut que nous rétablissions l'ordre public en arrêtant les casseurs. Le peuple veut l'identité contre le communautarisme. Le peuple veut l'autorité contre la chienlit. Le peuple ne veut plus de la CGT qui voudrait imposer sa loi contre la majorité. » Eh bien, c'est ce que nous allons faire. Le peuple contre les élites, la majorité contre les minorités, un refrain déjà entendu et une stratégie assumée par Nicolas Sarkozy, parler aux électeurs du FN pour élargir sa base électorale quand Alain Juppé regarde lui vers le centre. saint andré les lille Yannick Falt, France Info. Et dans le même temps, hier soir, les socialistes, dont le Premier ministre Manuel Valls, organisait eux aussi un meeting à Paris. Leur objectif, redessiner le clivage traditionnel entre la droite et la droite et la gauche. La réaction d'Israël au lendemain de la fusillade qui a fait 4 morts et 5 blessés dans un quartier animé de Tel Aviv. Le gouvernement suspend les permis d'entrée de plus de 80 000 palestiniens qui devaient rendre visite à leur famille à l'occasion du Ramadan. Deux palestiniens soupçonnés d'être les auteurs de la tuerie ont été arrêtés. Des questions aux états unis sur la stratégie de Bernie Sanders. Que veut exactement le sénateur du Vermont qui n'a plus aucune chance de remporter la primaire démocrate face à Hillary Clinton Il affirme qu'il veut continuer Il continuer le combat jusqu'à la convention de Philadelphie fin juillet. Mais les pressions sont fortes pour qu'il s'efface, à commencer par celle de Barack Obama qui va recevoir Sanders aujourd'hui à Washington. Frédéric Carbon. À la Maison Blanche tout à l'heure, ce sera un rendez-vous entre un président pressé de rentrer en campagne et un candidat réticent à arrêter la sienne. Les conseillers de Barack Obama font en effet savoir qu'il a l'intention de s'impliquer dans la bataille, d'être aux côtés d'Hillary Clinton. Il veut faire vite, il ne faut pas perdre de temps face à Donald Trump. Il l'a déjà dit le week-end dernier au téléphone à Bernie Sanders et il lui répétera aujourd'hui. Le sénateur du Vermont ne veut pourtant pas refermer le chapitre primaire sans garantie sur le programme économique et social, sur le fonctionnement du Parti démocrate et sur sa place à la convention de Philadelphie. « Il ne suffit pas de battre Donald Trump », disait hier Bernie Sanders, « il faut aussi changer le pays ». Mais au-delà du message, le combat continue. Les négociations ont en fait commencé. Les équipes des deux candidats sont en discussion régulière. Et Bernie Sanders doit également voir aujourd'hui les dirigeants démocrates du Congrès. Ce séjour à Washington ressemble donc à la première étape sur le chemin du retrait. La journée se terminera toutefois par un meeting devant des partisans qui n'imaginent pas mettre un terme à l'insurrection Sanders. Washington... Frédéric Arbonne, France Info France-Roumanie, ce sera demain soir, premier match de l'Euro à vivre sur France Info et on continue nous de vous présenter nos bleus. Oui, aujourd'hui, Patrice Evra, latéral gauche de la Juventus de Turin, souvent contesté en bleu, plutôt jeune certes, mais c'est bien lui le taulier de cette équipe de France Sébastien Hazard. Toujours là Patrice Evra, comme au Mondial il y a deux ans, à l'Euro il y a quatre ans, et bien sûr en Afrique du Sud en 2010, ça personne ne l'a oublié. Inoxydable, le latéral gauche des Bleus a pourtant 35 ans. C'est pas un rôle de grand frère, c'est plus de l'expérience. Je serai là pour les protéger, j'ai dit, je prendrai des pires.